Amis 000 auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François, calendrier des esclavages et des libérations. Ben ah oui, il y a quand même du positif. Le 10 juillet, le 10 juillet 1582, au Mexique, les servants de la cathédrale de Mexico se solidarisent avec les chanteurs et font grève avec eux jusqu'au 22 août, du 10 au 22 août. 1860, Grande-Bretagne, Première réunion du Conseil des syndicats de Londres. La Junta fondée le 4 juin. Euh, 1870, Autriche, ouverture d'un procès de haute trahison contre les chefs du mouvement ouvrier. Dix d'entre eux seront condamnés. 1870. 1892, France, l'anarchiste Ravachol est guillotiné à Montbrison. À son procès, accusé de cinq crimes, il avait tiré un papier de sa poche et lu d'une voix sûre « L'anarchie veut faire de la société une grande famille, où le plus faible sera protégé par tous, où tous les biens seront communs, où chacun pourra manger à sa faim. » Mon intention a été de terroriser pour forcer la société à jeter un regard plus attentif sur ceux qui souffrent. On a tort de nous prendre pour des criminels. Nous ne sommes que les défenseurs des opprimés. J'ai dit. 1892, USA. Le gouverneur de l'État de Pennsylvanie envoie 8000 hommes de la Garde nationale pour rétablir l'ordre à Pittsburgh. L'état de siège durera cinq mois. 1894, Espagne. Une loi réprime l'anarchisme et les attentats par substance ou appareils euh, explosifs. 1910, USA, suite à la levée des 20 000, 60 000 travailleurs et travailleuses du textile manifestent dans les rues de New York. Ils gagnent les 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Hein? Qui accepterait maintenant de faire 50 heures par semaine Pas grand monde Euh, pourtant, je pense qu'il y en a qui les font. Ah euh, oui, il y a le travail clandestin. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Hein Ah euh, oui, les gens qui veulent supprimer des lois pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, que ça soit la loi de la jungle dans leur entreprise, et des gens qui se disent socialistes qui se font leurs complices. 1915, France. Une loi fixe un salaire minimum pour les ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement. 1919, Pays-Bas, le suffrage universel féminin et la journée de 8 heures sont instaurés. Suffrage universel féminin, eh oui, c'était pas en France, c'était aux Pays-Bas. Ah oui, parce que nos chers députés, nos chers sénateurs, en 1919, eh, ils n'ont pas voulu donner le droit, au, euh, le droit de vote aux femmes. Bah oui, Elles avaient tout fait pendant, quatre ans, pendant les 4 années de guerre. Elles avaient fait tourner l'économie, elles avaient supporté les conséquences de la guerre, directes et indirectes, avec leurs enfants. Hein et pour les remercier, on aurait pu leur donner le droit de vote, ce n'a pas vraiment été un énorme effort de la nation. Eh bien, même ça, ils ont été incapables de le faire. Eh oui, comme quoi, quelquefois, on, on, on, on se rend compte qu'on est gouverné par des salopards. Eh oui, et comme ça, que voulez-vous C'est nous qui les élisons, alors on a une part de responsabilité. Hein 1940, France. Le pouvoir est entre les mains de Pétain à Vichy. La République française a fait place à l'État français. Liberté, égalité, fraternité va être remplacée par travail, famille, patrie. L'ordre nouveau est instauré. Une période difficile pour le mouvement ouvrier commence. Les, ac les, acquis, les acquis de 1936 finiront par être totalement anéantis. Les chasseaux la la chasse pardon la chasse aux militants s'intensifie la chasse aux militants s'intensifie c'est pas en, en, en 2016 hein c'est en 1940 ah bon vous voyez bien hein la bourgeoisie cherche à établir un régime de collaboration de classe un régime de collaboration de classe mais dites-moi la loi euh, comment déjà vous savez celle qui, qui manifestement ne fait pas l'unanimité C'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'irait pas dans le sens, là. Hein par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. 1961, Égypte. Nationalisation de 400 entreprises industrielles, bancaires et commerciales. Eh, eh oui. 1969, Canada. Les policiers de Montréal déclenchent une, une grève pour un salaire de 10 000 dollars par an. Les chauffeurs de taxis, qui ne font annuellement que 3000 dollars, se dirigent spontanément vers le garage de Murray Hill. Des mercenaires de la compagnie des taxis déclenchent une fusillade. Un agitateur de la police, déguisé en gréviste, est tué. Ah, ça arrive. Eh oui. Une, une sorte de justice divine, dirait certains. Hein, eh oui. 1978, Canada. À trop vouloir tricher, on finit par perdre. En 1978 au Canada, les travailleurs des breuvages, c'est-à-dire <coughs> les boissons gazeuses, Lucien euh, l'arrivé, syndiqué à la CSN, déclenche une grève de 19 mois. Le patron ferme les portes et transfère l'entreprise pour briser le syndicat. Vous voyez qu'ils sont capables de tout. 11 juillet. 11 juillet 1675 en France, <coughs> répondant au toxins, 6 000 paysans du Finistère se rassemblent, ils marchent sur le château de Kerglof, construit par les corvées, et le détruisent en partie, en 1675, c'était pas en 2016, ils avaient sérieusement du courage ces gens-là, à cette époque-là, parce qu'ils risquaient vraiment gros, ils risquaient tout, tout. Hein le supplice et la mort. Eh oui. 1792, France. Pendant la Révolution française, l'Assemblée décrète la patrie en danger. <coughs> en 1792. 1869, France. À Lyon. Alors que le conflit des ovalistes piétine, la commission de grève dé décide d'adhérer à l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire la première internationale. D'une façon surprenante, des femmes entrent dans le prolétariat international qui s'organise. 1880. France. <coughs> vote de la loi d'amnistie pour les condamnés de la commune. Après 9 ans, les portes des prisons et des bagnes des frontières du pays s'ouvrent pour les communards qui ont survécu. Pour ceux qui ont survécu. Seulement. Bien sûr. 1915. Arménien, Turquie. Dans une lettre terrible, le consul américain de Karpout décrit le sort des déportés arméniens. Après deux mois de marche, ils sont à Haïon, affamés, sales, malades. Leur mort jonche les routes et les campements. Il ne s'agit pas d'aller ça ou là, il s'agit d'aller à la mort. Les mères supplient de prendre les enfants pour leur permettre de survivre. Il se précipite sur les gardes qui portent des vivres et qui les repoussent à coups de bâton. Allez voir, on a de la peine à croire qu'il s'agit d'êtres humains. Alors, l'ambassadeur voulait sans doute, le consul euh, américain voulait sans doute parler des victimes en parlant d'êtres humains. Bien sûr que c'était des, des, des êtres humains les victimes. Par contre, les bourreaux, vous pensez, vous, que c'était des êtres humains je pense, moi, que passé une certaine limite, on peut retirer quelqu'un de la catégorie des êtres humains. ouais, Avec toutes les conséquences qu'on qu peut imaginer. En droit. Hein? En droit. Ah oui, oui. Il ne s'agit pas de loi du talion et de choses comme ça. Non, non, non. On n'est pas rétrograde. On est juste révolutionnaire. C'est-à-dire progressiste. Progressiste. C'est la même chose. 1916, Espagne. Grève des chemins de fer. Le gouvernement moralise les cheminots. Il déclare l'état de siège et suspend les garanties constitutionnelles. Les mineurs des Asturies font grève par solidarité avec les cheminots. 1921, Mongolie. Proclamation d'un gouvernement révolutionnaire provisoire de Mongolie. Les droits des princes sur les serres et sur les terres sont abolis. En 1921. C'est pas... Euh, euh, voilà. 1921, c'est pas 1848. Hein « Les droits des princes sur les serres et sur les terres sont abolis. L'égalité de tous devant la loi est établie. » Ah, ils ont mis du temps, hein, les Mongols, pour arriver à ça. Hein ah oui. 1938, France, loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre. <coughs> ouais. 1938. Donc, donc avec un an d'avance, on préparait déjà les choses bien. Hein? On a fait semblant des surprises, certains ont fait semblant des surprises, parce qu'il est arrivé. Allons. 1947, Israël. Le cargo Exodus. Exodus 47. Transportant 4530 juifs résistants ou rescapés des camps de concentration nazis, fait route vers Israël à partir de 7. Eh bien, ça n'a pas été facile pour eux. Personne n'en voulait. Hein? Finalement, ils ont réussi à débarquer quand même. Mais ça n'a pas été facile. 1950, Japon. Constitution du Conseil général des syndicats japonais. 1953, France. Laniel, président du Conseil, obtient les pouvoirs spéciaux pour réaliser quelques milliards d'économies. <coughs> quelques milliards d'économies. 1953. Suppression d'emplois dans la fonction publique. Tiens. Recul de l'âge de la retraite. Tiens. Modification des règles d'avancement des instituteurs et des agents des PTT. Tiens, tiens. 1971, Chili. Le Congrès vote à l'unanimité la nationalisation du cuivre. Pour justifier juridiquement cet acte, le gouvernement se base sur une résolution de l'ONU qui affirme le droit pour un pays de disposer librement des richesses de son sous-sol. Ah oui, mais si ça fait pas le, le jeu des capitalistes étrangers, alors Et alors Eh oui, eh ben tiens. 1975, France, une loi prévoit qu'un enseigne, qu enseignement de la langue et de la culture régionale peut être dispensé tout au long de la scolarité. 1982, Chine, l'agence Chine Nouvelle annonce qu'au terme du plus grand recensement jamais réalisé dans le monde, la Chine compte 950 millions d'habitants. On était en 1982. Alors la Chine, actuellement, 1, 700 de compter environ 1,7 milliard d'habitants. Ou 1,3 milliard, ou 1,4 milliard. Euh, oui. Avec l'Inde, il ne faut plus la course. Hein? Celui, qui, celui qui sera le premier du peloton. Encore que la Chine n'a pas dans un temps fait le, la procédure de l'enfant unique hein, pour essayer de limiter l'accroissement de la population. Ben oui, parce que les ressources ne sont pas inépuisables. Là-bas, ni ici, ni ailleurs. 1984, Afrique du Sud. La direction d'une mine d'amiante du nord du Transvaal à Pange, annonce le licenciement de la totalité des 1700 mineurs noirs. Sans préavis ni Indemnité. En grève pour dérevalorisation de salaire, ils avaient refusé de reprendre le travail à l'expiration d'un ultimatum de la direction. 12 le juillet. 12 juillet 1525, France. Lors de la guerre des paysans d'Alsace et de Lorraine, le prince palatin entre à Vissembourg. Tous ceux qui ont soutenu les révoltés sont châtiés. 1655, France. Succès important de la lutte des compagnons imprimeurs. Le Parlement prend un arrêt imposant un préavis de huit jours pour le patron et pour l'ouvrier avant le licenciement. Il fixe le droit d'accès à la maîtrise à 30 francs au lieu de 300. Il exige un débat préalable sur le prix des travaux extraordinaires. La victoire symbolique obtenue le 24 février lors de la première entrevue des délégués ouvriers et des patrons se traduit dans les fêtes. 1793, France, première expérience du télégraphe, chap. 1839, Grande-Bretagne, la Chambre des communes rejette la pétition chartiste qui avait recueilli 500 000 signatures. Mais tous, de 10 à 60 ans, sont prêts à appuyer leur signature avec des pics. Appuyer leur signature avec des pics. La Convention chartiste, Parlement du peuple, Fixe la grève générale pour le 12 août 1870, France. Les militants parisiens de l'international lancent un appel à leurs frères d'Allemagne pour éviter la guerre. Mais c'est en vain. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire que l'on a perdu je ne sais plus combien de milliards de francs hors de l'époque, Euh, euh, livré en pièces d'or, bien sûr. Hein. Et puis, euh, trois départements, au Rhin, Barin et Moselle. Et voilà. Parce que Napoléon III avait décidé de, euh, de faire des. d'être responsable de hauts f... faits de guerre comme, comme l'était son oncle. Hein, Napoléon Ier. Eh oui, mais il se prenait pour son oncle, mais il n'était pas son oncle. Et voilà. Alors, euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, un appel à leurs frères d'Allemagne pour éviter la guerre. Quand les peuples arriveraient à s'entendre par-dessus la tête des gouvernants, on éviterait beaucoup, beaucoup de malheurs. Donc Parce que cette guerre, alors, donc, elle a eu ses conséquences. Perte de trois départements, et beaucoup d'argent, et puis des morts. 732 000 morts, quand même, côté français. Hein et puis, sans doute, euh, pas mal. Côté prussien, aussi, bien sûr. Hein et puis, des dégâts, des, bon, bref, des, des récoltes perdues, des maisons brûlées, euh, enfin, euh, etc., etc., puis beaucoup de blessés, des, des mutilés. Euh, voilà. Et puis, ben, la conséquence de cette guerre de 1870-71, ça a été la guerre de 14, 14-18. Bah oui, c'est la revanche On avait perdu la première manche, on avait perdu trois départements, l'Alsace et la Lorraine, on allait les reprendre. Eh oui Donc, de nouveau, 4 années de guerre, cette fois. Mais euh, là, c'est 8, euh, 8 millions de morts, environ. Hein. 8, euh, 8, 8 millions 200 cent mille, euh, Enfin, on ne sait pas bien. Euh, quand on arrive à des chiffres comme ça, on n'est plus capable de, de compter euh, convenablement. Encore, euh, faudrait-il que les gouvernements aient envie de donner les, les véritables chiffres. Mais ils sont tellement honteux de leur euh, action qu'ils euh, font tout pour que le peuple oublie le plus vite possible, se remette au boulot et euh, pense à autre chose, hein. Il ouais, n'y bon, avait pas la Coupe de foot à l'époque, il y avait d'autres choses. Hein. Bon, la reconstruction. Et puis, ben, les conséquences de la guerre de 14 c'était la guerre de 1939-1945. Eh ben oui, parce que les, les départements qu'on a repris en 1919, euh, Hitler, en 1939, voulait les reprendre. Eh oui, euh, le match aller, le match retour, et puis la belle. Ouais, ouais, ouais. Alors, cette fois-là, entre 65 et 70 millions de morts, hein, vraisemblablement. Euh, voilà, on est obligé de se contenter de chiffres ronds, puisque euh, de nombres arrondis, puisque de toute façon, euh, on ne saura peut-être jamais le nombre exact et puis... Euh, bon. Euh, Il suffit de savoir que c'est atroce, que c'est affreux. Voilà. Alors, euh, voilà, euh, les, les guerres, les guerres. Alors, 1655, France, succès important de la lutte des compagnons imprimeurs. Le Parlement prend un arrêt imposant un préavis de huit jours. Euh, 1870, les militants parisiens de l'international lancent un appel à leurs frères d'Allemagne pour éviter la guerre on a vu que ça n'en servi à rien 1884, Cameroun, le roi Akwa signe un traité d'assistance, entre guillemets, tra traité d'assistance qui est en fait un acte de soumission légalisant la colonisation du pays par les allemands ouais <rire> ah oui ben, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais avaient des colonies, alors les Allemands, ben, ils étaient un peu jaloux, ils ont fait eux aussi des, des colonies. Eh ben, tiens, la, la mode était lancée, c'était le moment. Euh, 1889, Autriche, l'Arbeiterzeitung, le journal des travailleurs, remplace le Gleichheit, c'est-à-dire l'égalité, comme organe central du parti social-démocrate. Alors, en 1889, en Autriche, le Parti social-démocrate, c'est un parti authentiquement social-démocrate, c'est-à-dire de gauche, rien à voir avec certains partis euh, qui se disent socialistes actuellement, hein, et puis qui n'ont plus que, ils n'ont plus que la vitrine, ils n'ont plus que l'adventure. Il n'y a plus que la pancarte en haut du magasin. Hein, et le reste, euh, ben oui, ce qui est en rayon et ce qui est en réserve, bah, ça n'a rien à voir. 1903, France, à Bon. Le douzième jour de grève, le lock-out est prononcé par les directeurs des usines Kerglo et Locrist avec la, la menace de fermeture et l'obligation de réembauchage individuel. Réembauchage individuel. Ben oui, tiens, la loi, euh, machin, là, euh, elle ne prévaut pas des, des, des choses comme ça Réembauchage individuel Ah ben ils ont oublié. Il oublié, mais c'est bon, il y a certainement un article qui permet de faire la même chose, c'est dit autrement, mais... 1912, Suisse, grève générale à Zurich. 15 000 à 20 000 travailleurs de différentes nationalités y participent. 15 000 à 20 000 travailleurs. Euh, dites donc, vous faites une grève de 15 000 à 20 000 travailleurs à, à Epinal, par exemple. Hein Oui Oui, oui, oui, bon, il faudrait que les chômeurs ils donnent un coup, ils donnent un coup de main pour faire 15 000 à 20 000 travailleurs parce que -ce qu il y a encore 15 000, 15 000 20 000 personnes qui ont du boulot dans les Vosges. Euh, vous allez me dire, les Vosges ont été bien gouvernés pendant deux siècles, toujours par des gens de droite. Alors, forcément, y a, forcément, il y a du boulot pour tout le monde, hein ah, Ben bien sûr. Alors, donc, 15 000 à 20 000 travailleurs doivent pouvoir les trouver pour faire une manifestation devant la préfecture à Épinal. 1982, et là c'était en Suisse en 1912, hein. 1982, France, les sidérurgistes de la Chière, menacés dans leur emploi, mettent le feu au château de Buchère. Ils mettent le feu au château. Ces gens-là, rendez-vous compte, ils mettent le feu au château. Quel culot quand même. Il n'y a plus de respect. Propriété de la Société des Aciers Spéciaux de la Chière. « Soutenus par l'intersyndical de l'entreprise, ils entendent protester contre l'annulation d'une réunion de conciliation prévue ce jour à Revin. » Ah oui, parce qu'on a, on a annulé une réunion, eh bien, ils se fâchent. Ah, ah oui, mais c'est en 82, 1982, oui 1984, Espagne, pour la troisième fois depuis le début de l'année, les travailleurs des chantiers navals protestent par la grève contre la reconversion envisagée qui entraînerait le licenciement de près de la moitié des 40 000 ouvriers de ce secteur. La Grève des Ovalistes. C'est un livre écrit par Claire Ozia, Annick Ouel well, La Grève des Ovalistes Lyon, juin juillet mille huit cent soixante-neuf Éditeur Paillot Le regard de l'histoire Paris mille neuf cent quatre-vingt-deux cent quatre-vingt-deux pages Qui sont donc ces ovalistes? Des ouvrières qui, dans de nombreux ateliers de Lyon, <coughs> travaillent au moulinage des fils qui serviront au tissage de la soie. Leur nom vient de la pièce centrale du moulin qui est ovale. Elles sont immigrées, immigrées des départements voisins, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et même de l'Italie. Elles travaillent 12 heures par jour et gagnent de 9 à 13 francs par semaine. La plupart d'entre elles couchent sur le lieu du travail. Leur repas consiste le plus souvent en du pain trempé dans un bouillon où sont cuits quelques légumes et pommes de terre. Le carré du camembert, considéré comme la, colette, la côtelette de l'ouvrière du textile, entre guillemets côtelette de l'ouvrière du textile, est plus rare et la viande encore davantage. Le dimanche, celles qui le peuvent retournent dans leur village. Les autres essayent d'échapper à la condition ouvrière en mettant leurs belles robes et en se promenant dans le parc de la tête d'or nouvellement aménagé. Mais leur santé se dégrade rapidement. Elles sont souvent hospitalisées. Beaucoup meurent de phtisie entre 15 et 25 ans. Vous entendez ça les bourgeois Beaucoup meurent de phtisie entre 15 et 25 ans. Si vous avez plus d'une certaine somme sur votre compte en banque, eh bien vous pouvez être honteux. Un jour de juin, je vous autorise à être honteux, un jour de juin 1869, la colère éclate. Les ovalistes signent une pétition. Elles supplient, puis revendiquent deux heures de travail en moins et deux francs par jour. La grève se développe. Elles seront jusqu'à deux mille. Mais la répression ne se fait pas attendre. En certains endroits, le travail reprend. Fin juillet, la grève est déclarée close suite à la lassitude des deux côtés. Les ouvrières ont obtenu dix heures de travail au lieu de douze. Cet acquis sera vite récupéré par le jeu des heures supplémentaires. Mais la lutte continue. Elle va prendre une dimension insoupçonnée. En effet, le comité de grève décide d'adhérer à l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire la première internationale fondée en 1864. C'est le premier groupe professionnel féminin à le faire. Exalté par l'international, Les ovalistes grévistes disparaîtront sur le terrain. Mais, comme dans les ateliers, elles ne font que passer. Mais elles ne sont pas passées, elles ne sont pas passées pour rien. Le livre de Claire Rosia et d'Annick Houel est un document poignant qui, malgré sa documentation sérieuse omniprésente, réussit à être passionnant. Vous qui pensez facilement aux canuts qui tissent le linceul du vieux monde, apprenez à connaître les ovalistes qui en préparent les fils. Paris marlou aux yeux de fille, t'as l'air filou, tes vieilles guenilles, et tes galants, t'accordéons, ça fait pas drôte, mais c'est si bon, tes gigolos, tes déshabilles sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons ça fait gueuler mais c'est si bon brin de lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison ça fait de l'oseille et c'est si bon des Delacroix, béber d'envers ça fait des mois qui sont au vert alors ces dames seront une raison à ce font bigame et c'est si bon Paris Bandit aux mains qui glissent T'as pas d'amis dans la police, dans ton corps save de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon, hold-up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason. Range tes copains, allons, sinon t'es rond. Alla ah la une, alla ah la deux, mille, à t moi trois, te verrai mieux la toute dernière des éditions. T'es en galère, c'est si bon. Alala ah la terre, alla ah la rien de un gangster, à la mie de pain, faut être adroit pour faire carton. La prochaine fois, tu seras peut-être bon. Paris, je prends au cœur de pierre, un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau à l'occasion. Il faut ce qu'il faut, mais c'est si bon Des sociétés très anonymes Un député que l'on estime Un petit mannequin en confection C'est pas le baisement, mais c'est si bon Passe la monnaie, v'là du clinquant, un coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèque sans provision, faut faire avec, mais c'est si bon. Un petit faubourg, Saint-Honoré, trois petits fours, et je m'en vais, surprise partie, surprise restons, on est surpris que c'est si bon. Paris, j'ai bu, à la voie grise, le long des rues. Vocalise, y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance, à illusion, y a de la fluence, mais c'est si bon. Mon nous égarer dans les fours, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, un œil mais c'est si bon, regard perdu dans le ruisseau, on va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepôt, c'est laborieux, mais c'est si bon. Flonflon, t'as l'âme en fête, t'es des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon. L'Europe est entrée dans une très grave crise une crise morale, parce que les valeurs dont elle s'est réclamée à grand bruit, fort souvent, se sont effondrées dans les votes d'extrême droite qui se sont fait remarquer dans toute l'Europe, effondrées dans le traitement indigne, inhumain et contraire à toutes les traditions de la civilisation humaine qui ont été réservées aux migrants, effondrées parce que, construites d'abord pour faire la paix, elle n'a plus qu'un projet aujourd'hui à proposer, l'Europe de la défense, c'est-à-dire l'Europe de la guerre, sans qu'on sache au juste contre qui, car les déclarations européennes ne vont pas jusqu'à nous le dire. Sur le plan économique, c'est un échec total pour les peuples, puisque le chômage est à haut niveau, et là où il n'est pas à haut niveau, c'est parce que les statistiques sont faussées par le fait qu'on considère que des jobs d'une heure ou des contrats de travail d'une semaine, sont des contrats de travail. Si bien que c'est zéro sur toute la ligne, et que cet échec global a évidemment ouvert les vannes au pire des sentiments et aux politiques les plus violentes, s'exprimant de la façon la plus désastreuse. Et croyez que ça fait un drôle d'effet à un Français d'entendre le ministre hongrois, le ministre autrichien, et le ministre allemand, constitué avec un homme d'extrême-droite italien, ce qu'ils appellent eux-mêmes un axe. Parfois, l'histoire est bien cruelle. Dès lors, nous nous présentons comme une alternative à cet ordre nouveau qui est en train de se mettre en place en Europe. Une alternative telle que nous sommes là, six aujourd'hui, bientôt davantage. Une alternative sans compromission, sans arrangement avec l'un quelconque des fondamentaux de la politique actuelle de l'Union Européenne. Et notamment sur les trois plus importantes questions. La première est la question sociale. Nous ne croyons pas et nous répétons que nous sommes en désaccord avec tout ce qui fait passer la question sociale après les performances économiques. Nous croyons que les performances économiques suivent les performances sociales dans une économie équilibrée. Par conséquent, notre opposition est totale au système économique dominant dont le gouvernement allemand de Madame Merkel est plus que jamais le verrou en Europe. Deuxièmement, nous sommes en rupture complète avec l'idéologie guerrière qui domine dorénavant l'Europe, et en particulier le thème de l'Europe de la défense, et en particulier le thème de l'alignement qui serait indispensable de l'Europe dans le cadre de l'organisation, en français on dit autant organisation du traité de l'Atlantique Nord, je sais qu'on l'appelle autrement, suivant les pays, et nous répétons notre ferme volonté de sortir d'une telle organisation. Et donc de l'état d'esprit que nous rencontrons trop souvent, qui se représentent le monde comme le théâtre d'une compétition violente, permanente, entre tout le monde et tout le monde. Alors on nous propose des fois de construire l'Europe pour faire face aux états unis d'autres fois pour faire face à la Chine. Il s'agit toujours de faire face à quelqu'un, jamais de coopérer, ni de se poser la question de savoir sur quelle base on pourrait coopérer. Est-ce que les peuples d'Europe et leurs nations ne devraient pas plutôt tirer la leçon de leur propre histoire qui, sinon les nations européennes, a envahi la terre entière en y massacrant tous ceux qu'ils trouvaient, coloniser l'Afrique, envahi les deux Amériques en en chassant les populations autochtones, agresser la Chine dans le passé, et ainsi de suite. Le moment est venu pour la civilisation européenne d'aller au bout de sa propre histoire et de dire plus jamais ça, plus la guerre, plus la compétition, priorité à la coopération. Si nous réduisons les causes de guerre, alors nous toucherons au cœur même d'une des difficultés les plus actuelles, c'est-à-dire les vagues de migration que l'Europe est incapable de contrôler ou d'entourer. C'est la guerre qui fait partir les gens. La deuxième cause, c'est le libre-échange. Et j'ai dit tout à l'heure notre opposition absolue à cette orientation politique. C'est parce que l'Europe pressionne tous les pays d'Afrique pour leur imposer des partenariats économiques injustes et déséquilibrés, que, par un effet de cause et d'effet, des populations de plus en plus considérables sont obligées de quitter leur pays d'origine. Pour notre part en France, nous disons que nous avons la solution aux problèmes que soulèvent les vagues migratoires. Et elle tient en deux raisonnements. Un, faire que les gens n'aient plus envie de partir, car ils ne partent pas de bon cœur. Ils partent parce qu'ils y sont obligés, par des phénomènes économiques que nous déclenchons, nous les Européens, à travers les accords commerciaux injustes. La deuxième raison, ce sont les causes de dérèglement climatique dont l'humanité tout entière se trouve corresponsable quant à ses effets. Première cause, ne pas avoir envie de partir. Deuxième chose, quand les gens sont partis, alors il y a un devoir d'humanité qui est supérieur à tous les autres devoirs et toutes autres considérations, et de traiter les êtres humains d'une manière digne et responsable, en nous souvenant qu'ils sont nos semblables pour reprendre la grande expression issue du courant des Lumières dans mon pays et dans quelques autres. Donc, en allant à la racine des problèmes, contre la guerre, contre l'OTAN, contre le libre-échange, nous dessinons un autre modèle pour la paix, pour la coopération et pour l'humanité. Je termine en vous disant que cette coalition va tout à l'heure travailler sur les campagnes que nous allons porter en commun. Ce seront des campagnes fermes sur les principes, pour convaincre le grand nombre. Et nous dirons à tous ceux qui nous regardent, réfléchissez bien, vous êtes à l'heure des choix. Vous avez au milieu les libéraux qui vous disent ou bien vous êtes d'accord avec nous, ou bien vous n'avez pas d'autre choix que d'être des nationalistes, des xénophobes et des partisans du racisme. Et vous avez de l'autre côté l'extrême droite qui vous dit la solution, c'est l'épuration, l'épuration ethnique, partout, l'épuration religieuse. Nous sommes l'alternative dans cette tenaille terrible, l'alternative de coopération, l'alternative humaine. Et nous soumettons au vote notre propre existence. Nous disons à toutes les personnes qui sont d'opinion progressiste, humaniste, socialiste, communiste, ce que l'on voudra. Vous avez la possibilité, par un bulletin de vote, de montrer que ni vous avez peur du chantage des uns, ni de la violence des autres. Voilà en tout cas la campagne que nous allons essayer de construire. Je forme le vœu que dès le mois de septembre ou d'octobre prochain, notre coalition s'élargisse. Je suis fier d'être français. Mon nom à moi, je m'appelle Kulak Yastenski, du côté de ma mère. Et Piazzano, Vanditti, du côté d'un copain à mon père. J'aime pas les étrangers. Je viens viennent manger le pain des Français. Dans le village où j'habite, on a un étranger. Quand on le voit passer, on dit, tiens, ça, là, ça, c'est l'étranger, comme un objet, on n'a pas de respect. Quand on a du, du respect pour un être humain, on ne dit pas ça, là, c'est pas ça, non, non, on dirait ce monsieur. Quand sa femme passe l'étrangère, baissant la tête, on dit, celle-ci, c'est l'étrangère. Je viens de manger le pain des Français. L'autre dimanche, à la messe de 10h, j'avais été communier au café d'en face. L'étranger a voulu me parler. Moi, j'avais autre chose à faire, j'avais mon tiercé à faire, mais enfin, moi, je suis douanier. <rire> je ne suis pas un imbécile. Enfin, du haut de ma grandeur, étant fonctionnaire, j'ai daigné l'écouter, cet imbécile. Il est étranger, forcément. Il m'a dit, mais ne pensez-vous pas que vous êtes ridicule, à notre époque, de, de ne pas aimer les étrangers hein? Réfléchissez, quand un chirurgien du Cap va opérer un cœur humain, que ce soit à Pékin, Stockholm, Moscou ou Washington, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. J'ai rien compris à ce qu'il a voulu dire. J'en ai conclu qu'il était bête. En effet, lorsque quelqu'un s'exprime et que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. Et moi, je ne peux pas être bête. Je dois douanier. J'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. » Il m'a répondu « J'en ai ras-le-bol, moi. Votre pain est de votre France. Je m'en vais. Il fout le camp. » Il a pris sa femme, ses enfants, sa valise, il est monté sur un bateau, il est parti loin au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, dans notre village, nous ne mangeons plus de pain. <rire> » Il était boulanger. Mais... Monsieur, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais solennellement, au nom du groupe France Insoumise, adresser notre plus vive protestation contre le voyage du président de la République au Vatican afin de recevoir le titre de premier et unique chanoine honoraire de l'église romaine de Saint Jean de Latran ou appelé archibasilique de Latran. J'adresse cette protestation au nom de l'article 2 de la loi de 1905 qui dit clairement que la République ne reconnaît aucun culte. Qu'on ne vienne pas ici nous dire qu'il s'agit d'une vieille tradition. Cette pratique a été, est tombée en désuétude pendant près de 200 ans. La République existe depuis près de 150 ans et elle n'a été rétablie qu'en 1957, soit 60 ans à peine, par le président René Coty. Elle était en désuétude sous les rois de France abandonnée après la révolution française rétablie sous le second empire. Elle est née en 1604 lorsqu'Henri IV a abjuré le protestantisme et qu'il a accepté de donner les bénéfices de l'abbaye de Clairac au Vatican. En quoi tout cela engage la République Il faut donc être clair, le président de la République doit être le premier des laïcs et rappeler que d'aucune manière il n'a, comme il l'a fait le 9 avril au collège des Bernardins, à engager un dialogue avec les évêques de France pour dire que nous devrions réparer le lien entre l'Église et l'État qui aurait été abîmé. Pas d'accord. Ce que nous avons à veiller, c'est le respect de la liberté de conscience et donc la liberté de culte. Ce débat, nous l'aurons notamment cet après-midi à l'occasion de l'article 38 sur la loi dite de confiance que vous voulez rétablir et qui porte un coup très dur contre la laïcité en faisant un cadeau au lobby religieux. Nous en parlerons. Mes chers collègues, voici donc, monsieur le Premier ministre, je l'accorde à vous ma question. Quand demanderez-vous au président de la République qu'il cesse d'aller devant le culte pour affaiblir la loi de 1905, quand demanderez-vous au Vatican le fait que nous abandonnions ce titre de chanoine de l'ATRAN Merci. Merci. De plaines en forêt, de vallons en collines. Du printemps die va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France die van het du winter die van het du winter die van het du Quelque chose dans l'air, à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige dont vous usurpez aujourd'hui le prestige elle répond toujours du nom de Robespierre ma France pense. celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de cinq ans travaillant dans les mines nuisit de ses mains vos usines celles dont monsieur Thiers a dit qu'on la fusille ma France Picasso tient le monde au bout de sa palette des lèvres, des s'envolent des colombes Finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leur voix se multiplie à n'en plus faire aucune. Celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs. Vissen l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien. Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur, du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descend des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Qu'elle tient l'avenir. C'est relancé ma ville, c'est de 36 à 68 chandelles. Ma France. Bonjour, laissez-moi vous présenter l'endroit où j'habite, avec les maisons, les immeubles, les écoles. On est en bordure de la ville, dans un endroit très joli, avec des arbres et beaucoup d'habitants. On a nos routes qui nous servent à nous déplacer. Il est vrai que l'air n'est pas toujours aussi pur qu'on le souhaiterait, mais on s'habitue à la pollution. Loin d'ici, on m'a raconté qu'il y avait des endroits appelés raffineries où on fabrique l'essence qui va servir à nos voitures. En mettant des produits avec le pétrole brut, on fabrique de l'essence, du gasoil et d'autres choses aussi. Bien entendu, cela produit des déchets qui s'accumulent au fond des bacs et de temps en temps, les industriels ont besoin de nettoyer. Pour cela, on m'a dit qu'il y avait trois solutions. La première, il y a des entreprises qui s'occupent de brûler ces déchets pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la nature. Donc on a typiquement le genre de boue que s'il n'était pas traité ici, il pourrait malheureusement se retrouver sur les plages. On dirait du feux lourd. C'est éventuellement du feu lourd ou des résidus de fond de bac. Il faut faire très attention quand on fait ce travail. C'est dangereux, mais ils prennent des précautions. La deuxième solution pour ces déchets, c'est de les envoyer par bateau très très loin d'ici. Mais malheureusement, parfois, ces bateaux, comme les ricas, font naufrage dès leur départ. Et là, c'est la catastrophe. Toute la belle nature souillée par le goudron. Et enfin, la troisième solution pour s'en occuper, c'est de les envoyer dans les usines qui fabriquent du goudron pour les routes, à côté de chez nous. C'est un gros camion-citerne qui l'apporte de temps en temps. Ce produit noir est placé dans des grosses citernes et lorsqu'on veut fabriquer du goudron, on le mélange à du sable et des cailloux en le chauffant très fort pour pouvoir le mettre sur les routes. Malheureusement, ces usines qui sont proches de nos habitations envoient leur fumée chez nous. On ne s'en rend pas trop compte car nous nous sommes habitués à la pollution et aux odeurs. Et nous avons confiance à ceux qui surveillent ces usines pour qu'elles ne polluent pas. C'est la qui leur donne des notes. Donc, on a compris le chemin que fait une partie de ces déchets industriels pour aller jusque dans nos routes, nos cours d'école, dans nos jardins, dans nos maisons. De l'agression, de l'ADN et le développement d'un cancer, il, il se passe un certain temps. C'est-à-dire que ce n'est pas le lendemain ni le mois d'après. Il faut entre 15 et 20 ans pour qu'un cancer se développe. Avec les, les, les hydrocarbures polycycliques aromatiques ou les, les, les thiophènes, bon, en, en priorité, il y aura certainement plutôt des, des cancers du poumon et après, le, en secondaire, des cancers du foie. Alors, aujourd'hui, on s'interroge de savoir pourquoi rien n'est fait pour nous protéger. L'Union européenne, 4 500 000 km2 sur lesquels vivent plus de 500 millions d'habitants issus des 28 États membres. Le tout, dirigé politiquement depuis Bruxelles par 44 000 fonctionnaires. Sauf que, faute d'effectifs, ces fonctionnaires doivent déléguer une bonne partie de l'expertise dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Et parmi ceux qui les conseillent, il y a les industriels, ceux-là même que les décisions politiques finales concernent directement. Rien de nouveau là-dedans, à l'origine, il ne s'agit que d'un dialogue entre décideurs politiques et industrie. D'ailleurs, c'est Étienne d'Avignon, vice-président de la Commission européenne de 81 à 85 qui suggéra au patron de Volvo l'idée de créer un consortium de grands dirigeants au début des années 80. Résultat, dès 1983, 17 dirigeants de multinationales créent l'ERT, la table ronde des industriels européens. Sauf que le rapport de force pose vite problème. En 1985, ces fiers chevaliers représentent déjà 60% de la production industrielle en Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, l'ERT compte 53 membres et forcément quand ils parlent, on les écoute. En 30 ans, Bruxelles est devenue la seconde capitale du lobbying au monde, juste après Washington, une véritable industrie de l'influence qui représente plus d'un milliard d'euros. En tout, 10, 20, 30 000 lobbyistes se bousculent sur les 4 km du quartier européen. Impossible d'avoir un chiffre précis tellement les frontières sont floues. Entre les anciens parlementaires embauchés par les lobbies et les industriels qui colonisent les groupes d'experts consultés par l'administration européenne, la transparence n'est pas franchement la règle. Bruxelles devient une autorité légitimée de plus en plus et de surcroît avec une politique libérale depuis ses fondements. Euh, je crois que je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus ce soir. Donc l'idée, c'est nous arrivons au pouvoir, nos, nos ministres vont siéger à la table du Conseil avec les partenaires européens, quelle marge de manœuvre ils ont pour négocier face à la Commission européenne et pour trouver euh, des méthodes de, co de, de coopération avec les partenaires européens. On a donc établi un scénario en deux étapes, un plan A et un plan B. Le plan A, c'était par exemple de dire « Nous, on veut que la BCE puisse prêter directement aux États européens. On veut abolir le 2-PAC, le 6-PAC, le, le traité de Lisbonne. Est-ce que vous êtes d'accord Oui, non, non. » Alors plan B, et le plan B, c'était tout simplement qu'on sort de l'Union européenne. Pourquoi Pour faire notre programme progressiste au niveau national. En pratique Ça donne par exemple le protectionnisme solidaire, le protectionnisme environnemental et social qu'on veut pour des, aux frontières européennes, pour éviter le dumping. On le ferait dans ce cadre-là, au niveau national. Aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation sociale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation fiscale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'indépendance à l'égard de l'OTAN, vous ne laissez qu'une perspective aux peuples, qui eux veulent la paix, le progrès social et l'indépendance. Vous ne leur laissez qu'une seule perspective, qu'ils viennent à se dire, cette Europe-là, ou bien on la change, ou bien on la quitte. Ce qui est commencé, ce n'est pas le changement positif attendu, c'est que les gens commencent à la quitter. Dès que la BCE prend quelques libertés, et notamment pour aider les pays d'Europe du Sud, euh, les Allemands se braquent, et ça peut aller assez loin, ça peut aller jusqu'à des recours en justice. Euh... Parce que voilà, on en est arrivé à des, des intérêts divergents entre un certain nombre de pays du Nord et les pays d'Europe du Sud, avec une monnaie unique pour tout ça. Mes chers amis, je vois avec beaucoup d'émotion ce troisième sommet se tenir. Je me souviens des conditions dans lesquelles nous en avons lancé l'idée avec mon ami Fassina, qui se trouve ici, Zoé Constantinopoulou, qui est ici. De même, dans cette salle, il y a dix gouvernements à venir pour l'Europe. C'est cette année que nous allons devoir décider. Et nous allons d'abord devoir décider si nous décidons ou bien si c'est eux qui décident à notre place. Les puissants, les importants, le chef des voyous, Juncker, qui a organisé pendant des années le pillage fiscal de tous les pays autour. Je voudrais le redire avec force. En 2017, les cinq présidents européens, car il y en a cinq, ont décidé qu'un nouveau traité sera mis en discussion. J'espère que tout le monde le sait. Je sens la responsabilité qui pèse sur nous. Mais je voudrais vous dire que cette responsabilité, ce n'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre tous. Car si demain je suis élu, vous viendrez tous à la rescousse et je vous y appellerai. Le pays pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formidable et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tout à propos Tuer la caille ou le perdreau et manger la tombe de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, et les années Ils avaient tous l'âme bien née noueuse comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais ils faisaient des centenaires Elle ne plus que savoir en faire, s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Et puis quelques moutons. Une année bonne et l'autre non. Et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie. Ils seront flics ou fonctionnaires. De quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol environ l'air, que l'automne vient d'arriver. La sortie d'Emmanuel Macron déplorant le pognon dingue versé pour les minima sociaux a remis la question des dépenses sociales sur le tapis. Et certains commentateurs ont ressorti un chiffre censé être accablant pour les finances publiques. La France représenterait 1% de la population mondiale, mais 15% de la dépense sociale mondiale. Ce chiffre fleurit sur Twitter et Étienne Jernel, directeur de la rédaction du Point, l'a également cité sur France Inter il y a deux semaines. Cette statistique est devenue une idée reçue ces dernières années, depuis qu'un sociologue, Julien Damon l'a calculée pour une tribune parue dans les échos en partant de données de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Pourtant, elle est grossièrement fausse et c'est facile à prouver. Désintox a appliqué à, à d'autres pays la méthode utilisée par Julien Damon pour la France. Les états unis pèseraient alors 45% des dépenses sociales mondiales, l'Italie 10%, le Royaume-Uni 9,5%, l'Espagne 6% et l'Allemagne 16%. En ajoutant la France 15%, donc on arrive déjà à plus de 100% des dépenses sociales mondiales. Bref, cela ne marche pas du tout. Ah. Contacté par des intox, l'OIT ne valide pas du tout la méthode et juge surestimer ce pourcentage de 15%. Mais au-delà de l'erreur de calcul, c'est la démonstration qui a peu de sens. Il est évident que la France ou tout autre pays ayant un modèle social proche dépense beaucoup plus que nombre de pays. Tout simplement parce que nombre de pays ne dépensent rien ou presque pour la protection sociale de leurs habitants. Le dernier rapport de l'OIT sur la protection sociale dans le monde montre que 4 milliards d'habitants de la planète ne jouissent d'aucune protection sociale. Salut, c'est Monsieur la Vérité. Et aujourd'hui, on va parler des charges sociales. Écoutez, faites-nous l'environnement qui va bien. Ouais. Baissez nos charges... Ah Enfin non on va pas parler des charges sociales ça c'est de la connerie on va parler des cotisations plutôt Parce que les charges sociales c'est la façon de présenter les choses de ton patron Et pour ton patron tout est une charge du moment qu'il sort un billet Ton salaire c'est une charge, ta carte de transport c'est une charge, ta vie en fait c'est une charge pour lui Ton meilleur ami millionnaire là il voudrait te faire croire qu'il y a deux types de cotisations sociales Et que euh, t'en payes une partie euh, des cotisations salariales et que lui il en paye une partie des cotisations patronales Alors euh, c'est une jolie histoire très mignonne, mais dans la réalité ça se passe pas comme ça. Il vaudrait te faire croire que ton salaire réel c'est ton salaire brut. Tu sais le SMIC à 1400, je sais pas combien là, et que sur ce salaire brut on enlève tes cotisations de ton salaire brut et que ça donne ton salaire net. C'est absolument faux parce que les cotisations sociales elles sont calculées en pourcentage du salaire net. C'est-à-dire qu'on considère que tu vas toucher je sais pas 100 euros. Et on va dire, on va rajouter 50 euros de cotisation à payer par le patron. Ces cotisations-là se rajoutent, elles ne s'enlèvent pas à ton salaire. Que ce qu'il y ait 50, 100, 200, euh, 20 euros de cotisation sociale, ce que tu touches à la fin du mois sur ton compte en banque, c'est exactement la même somme au centime près. Ça ne changera pas du tout. Et ça, c'est un truc qui est important pour comprendre la suite. Ton salaire total, c'est ton salaire net. Plus, toutes les cotisations, patronales, salariales, machin, en réalité, c'est les mêmes. Euh, D'ailleurs, même les patrons le savent. Parce qu'en comptabilité, quand on parle des bénéfices d'une entreprise, on parle souvent des bénéfices après salaire. Et dans le après salaire, on compte le salaire net et les cotisations, sans distinction. Donc, tes cotisations font partie de ton salaire. Elles se rajoutent à ton salaire. C'est un bonus, une partie que tu ne vois pas directement. Mais qui est vachement importante. Parce que ça finance plein de trucs très utiles. Tu vas voir. Déjà, ça paye les, la santé. Les hôpitaux les gens qui travaillent dedans, que ce soit des médecins, des infirmiers, les gens qui balayent, ça paye le chômage, et euh, tous ceux qui ont été au chômage un jour savent à quel point c'est important, ça paye les retraites, t'as pas envie de bosser jusqu'à 90 ans, je te le dis, t'es pas encore au courant mais t'as pas envie, et surtout là où c'est fondamental, c'est que certaines des prestations qui sont données par, euh, par ces cotisations-là, elles te donnent une liberté par rapport à ton patron, C'est-à-dire que si, si tu touches du chômage, tu vas pas être obligé d'accepter le premier boulot de merde qu'on te propose pour gagner 3 francs, ou 3 euros, on s'en tape. Alors que les chefs d'entreprise, pour faire le maximum de marge et donc se faire le maximum de pognon, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il ait les salariés les plus soumis possibles. Soumis parce que, euh, comme ça, il peut les payer n'importe comment, faire, faire des heures supplémentaires, mettre des conditions de travail dégueulasses, etc., Et euh, le meilleur moyen de les soumettre, c'est de leur dire « si vous bossez pas, vous mourrez de faim ». Et donc, le chômage, comme le chômage t'empêche de crever de faim si tu bosses pas, ça casse totalement ce, ce principe-là. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire que les chômeurs, c'est des connards, parce que c'est des ennemis directs, c'est des mecs qui prouvent que tu n'es pas forcément obligé de travailler toute ta vie pour manger. Tout simplement. Et que tu peux choisir sur ton patron. Tu peux choisir ton boulot. Demander à ce qu'on te traite comme un humain. Et pas comme une machine ou comme un animal. D'ailleurs, ils détestent tellement ce principe-là qu'ils ont décidé euh, plus ou moins de s'exonérer de la cotisation. Parce qu'il y a 20 milliards de fraudes tous les ans. 20 milliards de fraudes aux cotisations sociales. C'est-à-dire de patrons qui décident de ne pas payer les cotisations pour les employés. 20 milliards. Alors, on va juste donner une petite référence toute bête. Hein. Il y a 10 milliards, 12 milliards, ça dépend des années, de trous dans le budget de la sécurité sociale. Budget qui est financé par les cotisations. Il y a 20 milliards qui devraient être payés qui sont pas payés parce que les mecs fraudent. Les mecs trichent. Ils refusent de payer. Donc les mecs qui refusent de payer 20 milliards te disent qu'il en manque 12. Je te laisse là avec cette arnaque. Hein. Je pense que tu as compris. Donc, on va résumer. Les cotisations sociales, c'est vachement important. C'est pas des impôts. Ça se rajoute à ton salaire. Ça ne s'enlève pas. Et surtout, ça te donne les moyens de dire merde au patron qui te proposerait n'importe quoi. Et qui a intérêt à ce que t'aies la gueule dans la boue. Lui, pour faire sa thune, il a besoin que toi, tu sois plus bactère. Il a besoin de ta défaite. Alors, la prochaine fois qu'on va t'expliquer qu'il faut accepter n'importe quoi, qu'il faut réduire ces chômeurs qui coûtent trop cher parce qu'il n'y a pas d'argent, non, non, tu vas te rappeler que la thune, on sait où elle est, il faut juste qu'ils acceptent de la donner, qu'ils trichent, alors que nous, on essaye de jouer réglo, et que le chômage, la santé, la retraite, c'est autant d'armes pour être libre, en fait, face à ton patron, face à ton futur patron, face au mec qui veut t'embaucher n'importe comment, ou qui veut pas t'embaucher d'ailleurs. Et que quand on te dit attention, il faut faire des concessions, celui à qui on demande les concessions, c'est pas celui qui a une Rolex. Allez, salut! <musique> Pratapo, dat про je op je, dat doe je op je, dat doe je op je, dat doe je op je, dat doe zij zijn zo'n солнцем Ik word zo naar de andere leerlingen. Ik word zo naar и Ik word zo naar de andere leerlingen. За тобой, а любовь, как любовь, как On a quand même Bruno. Bruno n'a pas déclaré un mot à la télévision sur la fin des guignols. Eh bien, nous aurons le scoop. C'est juste un mot sur la disparition définitive des guignols. Comment tu veux que je fasse ça en un mot <rire> C'est très compliqué. Non, je ne me suis pas exprimé là-dessus parce que euh, je pense que ça devrait interpeller les sociaux qui nous regardent et puis euh, les Français sur la méthode parce que la méthode elle est extraordinaire. En 2015, il a été question de virer les guignols en 2015, il y a eu une espèce de polémique en 2015, une levée de boucliers des politiques y compris des politiques de droite qui avaient leurs marionnettes, disaient non non non non, il faut garder le, les guignols. Faut... Donc les guignols n'ont pas été supprimés. Mais pour ça, il fallait alors pour y arriver, il fallait désorganiser l'émission Donc on a commencé par virer les trois auteurs qui travaillaient, euh, on en a pris d'autres, qui, euh, eu égard à, comment dire, euh, l'espèce de confrérie qu'il y a entre les auteurs, étaient absolument nullissimes. Donc j'essaye d'être poli. Ils ont viré la prod et ils ont dit, maintenant, on fait l'émission, ça continue. Donc l'émission, et puis aujourd'hui, dans une indifférence complète, on vient dire, mais cette émission ne marche pas, elle coûte très cher, regardez Donc on est obligé de l'arrêter, et tout le monde fait, ah bah ouais, y compris des gens qui travaillent à l'intérieur, et qui on a fait une fête, ils disent c'est une délivrance, on n'en pouvait plus, c'était jusque là. Et je leur dis, ouais ouais, mais les mecs, juste, vous vous rendez compte que c'est ce qu'ils sont en train de faire au service public, et que c'est une méthode qui existe depuis toujours. Quand on veut qu'un service public devienne privé, et eh on le désorganise. Ce qu'il faut avoir, c'est de l'argent et du temps. Il se trouve que l'actionnaire de Canal a de l'argent et du temps, et que l'État, quand ils veulent tuer un service public, ils ont plusieurs décennies pour le faire. L'hôpital, ça prendra du temps, ils vont y arriver. La sécurité sociale, ils vont y arriver. Le train, ils vont y arriver. L'énergie, ils sont arrivés à tout. Donc moi, ce qui me retient, ce que je retiens dans la disparition des guignols, l'arrêt des guignols, c'est que, d'abord, une chose, je ne peux pas le faire ici, parce que pour répondre aux gens qui nous disent « Pourquoi tu ne vas pas le faire sur le média ?» D'abord, parce que ça coûte 15 milliards par mois, par an. J'ai <rire> vraiment 15... ça. Par an. Par an, 15 millions par an. Bon, ça va... Ils étaient descendus quand qu même pas qu mal. C'est accès de 15 millions par siècle. Oui, oui, oui. oui ça ouais, peut, on peut on ça Perso, oui. Après... Euh... Il y a une question de droit et que les droits ont été verrouillés par l'actionnaire principal de Canal+, Plus, qui a acheté la boîte qui fabrique le latex et donc c'est impossible de faire des marionnettes euh, dorénavant. Ouais. Premier rameau Près de l'usine à grâce Premier rêve Près du vieux canal Premier baiser près de la Raffinerie, vieille ville de merde, vieille ville de merde. J'ai entendu la sirène des docks. Vu le pétrole Mettre la nuit en feu. Senti le printemps dans les fumées du vent, vieille ville de mer, vieille ville de mer, clouds a dream flitting across the boat, that's a proud The girl from the streets at night, dirty old town, dirty old town, I'm gonna make a good sharp axe, shining steel tempered in fire. I'll chop you down like an old dead. The sun ran from the docks The train set the night on fire Smell the spray on the smoky rails Dirty old town, dirty old town Il n'y a qu'une seule communauté naturelle, la communauté humaine. Il n'y a qu'une seule communauté politique, la République. Et elle ne peut être la République que si elle est laïque. Alors, j'en viens à cet épisode sur lequel, naturellement, nous allons nous attarder, pas aujourd'hui. Mais comment pouvez-vous nous faire tous ces grands discours sur la laïcité, et ensuite, alors même que le congrès du Parlement a voté le contraire, nous ramener par la porte de service un drapeau qui, paraît-il, représente toute l'Europe, mais qui a une signification religieuse qui n'est contestée par personne, et d'abord par celui qui l'a inventé. Si vous voulez mettre 28 étoiles, mettez-les et nous applaudirons. Mais ne nous demandez pas d'adopter un symbole qui est un symbole religieux, car demain, l'Europe doit être à tous ses enfants, quelle que soit leur religion, et même s'ils n'en ont pas, grand Dieu Je vous dis ça parce que l'Europe va mal et que ce n'est pas le moment de rajouter des éléments d'éparpillement. Je dis qu'elle va mal quand je pense au peuple, quand je pense aux gens. Nous sommes dans une pente d'éparpillement, un éparpillement conflictuel. Vous avez vu déjà comment les frontières bougent. Ça a été le Brexit. Mais on voit ailleurs les frontières encore continuer de bouger. On ne vous parle que celle de Crimée. Mais enfin, mais enfin Depuis qu'il y a le Brexit, il y a le problème de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, il y a le problème de l'Écosse qui veut son indépendance, elle, pour rester en Europe. Chacun a des raisons, et puis maintenant, voici qu'apparaissent des batailles indépendantistes, comme celle qui a récemment déchiré la Catalogne. Alors, d'où vient cet éparpillement A-t-il une cause Est-ce la folie des êtres humains Non, c'est toujours la même raison qui est à l'œuvre partout, celle qui divise déjà dans les peuples c'est que cette politique faite pour les riches, pour l'argent, détruit la société. C'est ce que Jacques Généraud appelait la dissociété, la dynamique du capitalisme financiarisé de notre époque. oppose tout à tout le monde, chaque personne à l'autre. On détruit le code du travail, on détruit tous les codes, de manière à ce que se réalise le miracle qu'ils attendent de l'individu isolé qui gère par lui-même, et d'après des normes rationnelles, paraît-il, ses choix. Ça, ça conduit à l'opposition de chacun contre tous, à la destruction de tous les services publics, à la destruction de tous les services sociaux. Et à la fin, la nation reste une coquille vide, si bien qu'elle apparaît à beaucoup de ceux qui la composent comme une camisole de force. Parce qu'ils se disent, si je n'étais pas là, si j'étais ailleurs, peut-être que je m'en sortirais, peut-être que mes enfants s'en sortiraient. La cause des nationalismes de notre époque est dans la misère qui a été répandue par la politique qui a été appliquée par l'Union européenne. C'est elle qu'il faut arrêter. Oh, ça va être difficile, parce qu'une fois de plus, ils vont vouloir nous enfermer dans une discussion pauvre. Est-ce que vous voulez sortir de l'euro comme si la France, dans sa grandeur et sa force, n'était pas capable de changer le statut de la Banque Centrale Européenne et de faire de cette monnaie autre chose Est-ce que vous allez quitter l'Union comme si nous serions incapables, nous, d'en produire une autre d'Union Européenne, s'il le faut le moment venu, avec ceux avec ceux qui voudront en faire un espace de vie commune et pas avec ceux qui veulent en faire un enclos pour le capital. Nous avons tous les moyens, nous sommes un grand pays, une grande nation. Personne ne nous donnera d'ordre, ni cette fois-ci, ni jamais, chaque fois qu'il s'agira de revenir sur les conquêtes que notre peuple a accumulées au prix du sang et des larmes qui fait que nous sommes cette grande nation instruite, soignée, protégée que nous avons été tout ce temps. Oui, c'est de ça dont il est question, pas de théorie fumeuse de construction géopolitique abstraite, il est question de la vie. Alors, la comédie continue, le mensonge continue. Le président de la République a fait deux interminables discours, plus longs que les miens. Il évoque 18 fois la souveraineté européenne, mais se garde bien une seule fois de dire en quoi elle consiste. Car pour nous, républicains, pour nous, héritiers de la Grande Révolution de 89, la seule souveraineté que nous connaissons, c'est la souveraineté du peuple. Et quand nous avons fait campagne, ça s'appelait « La France insoumise, le peuple souverain ». C'est ça, le slogan qu'il y avait, le peuple souverain. S'il y a une idée qui nous distingue de tous les autres courants, c'est bien celle-là, le peuple souverain, à travers les institutions qui rendent possible cette souveraineté. Et lorsque les institutions ne rendent pas possible cette souveraineté, alors, ce sont des institutions ennemies. Ne venez pas nous dire que le Parlement européen est une forme de la démocratie du peuple européen. Non, ce n'est pas vrai. 70 des décisions qu'il prend n'ont aucune conséquence concrète. Il ne peut pas discuter du budget autrement que pour l'approuver ou le repousser, Il n'a jamais l'initiative des lois, ce n'est pas un parlement au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire une expression de la souveraineté populaire. Et dès lors, je dis, la comédie continue, vous avez vu comment Zorro, en personne, a réglé le problème des travailleurs détachés. Regardez par ici, ne regardez pas là, voilà. Donc, on a raccourci la durée pendant laquelle un travailleur pourrait être détaché. Et eh ben, pas de bol, c'est pas ça qu'on demandait. Parce qu'ils l'ont raccourci à une durée plus longue que la durée réelle. C'est pas mal. Ça, c'est l'Europe. Ça, c'est l'Europe. La carabistouille, l'embrouille, l'enfumage. Et il revient, il est tout content de lui. Et nous, on lui dit, mais c'était pas ça le sujet, mon gars. Le sujet, c'était où ils payent leurs cotisations sociales eh bien, avec ton histoire, il continue à les payer dans le pays d'origine. Par conséquent, il n'y a rien de changé, c'est de la concurrence déloyale. Là où vous avez un petit patron qui prend un employé et qui lui paye sa sécurité sociale, eh bien, si celui d'à côté prend un travailleur détaché qui ne paye pas la sécurité sociale, alors il y a concurrence déloyale. Vous voyez, je le prends du point de vue du petit patron, mais je peux en dire autant de l'ouvrier. Qu'a pensé l'ouvrier français s'il voit que sa sécurité sociale va être mitée par ce système des travailleurs détachés Vous vous rappelez, quand je l'ai dit, ils ont tous crié. « Ouah, Mélenchon, est devenu xénophobe !» C'est pas clair Ben si, c'est parfaitement clair. Nous défendons la sécurité sociale de notre pays. Nous défendons l'égalité des droits des travailleurs, quelle que soit leur nationalité, à être soignés sérieusement. Et les inventions bizarres du chef de l'État ne servent strictement à rien pour éclairer le débat, parce que vous n'avez pas suivi. Je vous fais juste une parenthèse, parce que vraiment, ça me saoule tellement. Voilà, qui dit « Ah ben oui, mais ils continueront à payer les cotisations, moi, dit-il. Moi, je propose, dit Macron, qu'ils continuent à payer les cotisations du pays, mais ça ira à une caisse qui permettra aux autres pays de se développer. » Qu'est-ce que c'est que ce truc De quoi il parle Naturellement, rien de tout ça ne sera. Mais il parle pour parler, pour vous donner l'impression que ça continue à rouler alors que l'affaire est arrêtée, c'est terminé le président Macron a avalisé le fait qu'il y a des travailleurs détachés et qu'ils ne payent pas leurs cotisations sociales en France, a bas la décision qui a été prise. Et après ça, vous les avez vus, ils sont allés au sommet social, pas, pas musique, le sommet social de Göteborg, c'est sympa, waouh Alors déjà, il y a un problème, il n'y a pas un Allemand. C'est la première économie du continent, mais ils ne sont pas là. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de gouvernement. Ah oui, pourquoi ils n'en ont pas parce que c'est la crise. Ah oui, quel genre de crise Quel genre de crise, à votre avis La même que ce qui détruit le reste de l'Europe. Voilà quelle crise ils ont. Si Mme Merkel a fait un score aussi bas et si l'extrême droite a pu se développer en prenant prétexte de l'immigration, c'est que dans un pays où il y a 13 millions de pauvres, eh ben le terrain est préparé pour que l'extrême droite dise « ne te laisse pas voler ton pain par celui qui arrive de l'extérieur », parce que c'est toujours comme ça qu'ils ont fait. La racine de la crise politique allemande, elle est dans la politique du gouvernement allemand qu'il a imposée à tout le reste de l'Europe. Et la deuxième cause, c'est une fois de plus les combines entre les partis de droite et la social-démocratie, qui ensemble ont étouffé toute voix de protestation, menacé tout le monde, injurié, montré du doigt, qui n'était pas d'accord avec eux, était un fou, un irréaliste ou un déprimé comme moi. Voilà, voilà ce qu'a été le débat politique. Nous méritons mieux l'Europe, l'idée européenne, celle de la fraternité des peuples, mérite mieux. Donc, dans ce sommet social, ils ont adopté un socle de droits communs. Socle, ça doit remplir la bouche, sinon ça ne marche pas. Avant, il n'y avait qu'une pauvre charte, mais la pauvre charte contenait plus de droits que le socle. Autrement dit, la grande avancée de la dernière réunion, c'est d'avoir beaucoup reculé. Voilà ce que c'est Une réunion où il manque la puissance économique la plus importante et où on adopte un texte qui est en recul par rapport au précédent, et c'est ça qu'on vient vous vendre comme un grand progrès et la marque d'un intérêt particulier pour le social. Ces gens-là ne s'intéressent à rien d'autre qu'au fric. Il faut se le dire une bonne fois pour toutes, ils n'ont pas fait l'Europe des peuples, ils n'ont pas fait l'Europe des salariés, ils ont fait l'Europe du fric, et pour eux, ça va bien. Dès lors, la prochaine élection européenne va être un référendum sur la question européenne. Ah, ça ne va pas être facile de convaincre les gens, parce que les gens, ils diront tout oh ça ne sert à rien, salut, au revoir, on t'aime bien Mélenchon, on va voir la prochaine fois. Et il va falloir convaincre. Il faut sortir du carcan, il faut briser les chaînes, il faut sortir des traités budgétaires européens qu'ont préparé et signé Sarkozy et ensuite Hollande, parce que c'est ça qui pousse le continent entier à la misère et à la guerre. Je pèse du mots. d'ailleurs, ces gens ont bien compris. L'unique projet qu'ils vous proposent, c'est l'Europe de la Défense. Vous, vous vouliez faire l'Europe de la paix et eux, ils veulent préparer l'Europe de la Défense une Europe de la défense complètement inclue dans l'OTAN, une Europe qui montre du doigt la Russie comme un ennemi alors que c'est un partenaire, quand bien même nous n'aimerions pas son gouvernement, mais ce n'est pas le seul qu'on n'aime pas sur Terre, et en particulier même dans l'Union européenne, comme par exemple le gouvernement de M. Orban en Hongrie ou le gouvernement polonais composé de réactionnaires les plus noirs qu'on connaisse. Voilà. Il est donc temps de tourner la page. C'est ça que nous ferons, car il y aura une liste, l'Europe insoumise aux élections européennes. Et s'il y a une liste transnationale, il y aura une liste transnationale, l'Europe insoumise, avec Podemos, avec les amis grecs, avec le bloco, avec tant d'amis et de camarades. Surtout le vieux continent, décidé à s'avouer pour la paix et le progrès social. Alors, cette liste posera qu'il y a un plan A mais qu'il est inutile de croire que si on nous dit non, nous rentrerions à la maison. Car il y a un plan A et il y a un plan B. Et si vous ne voulez pas du plan A, vous n'aurez rien d'autre que le plan B. Donc mieux vaut discuter raisonnablement avec des gens déterminés comme nous que de nous faire le numéro cruel et violent que vous avez fait à la Grèce où vous prétendiez tout réparer et au bout du martyr qui a commencé en 2010, la Grèce est dans une situation pire qu'elle n'était à l'époque, ce qui montre que leurs remèdes ne valent rien, que c'était juste des parasites et des tics qui sont tombés sur la Grèce. Est-ce que vous imaginez qu'il y a 8 milliards qui ont été prélevés sur la Grèce, que nous étions censés aider Eh bien, nous l'avons tellement bien aidé que nous lui avons fait les poches de 8 milliards. Et nous, les Français, nous exigeons de notre gouvernement qu'ils rendent l'argent qui a été pris aux Grecs en tant qu'intérêt. Avant cela, mes amis et camarades, pour certains d'entre vous, précaution oratoire, vous ne savez pas si c'est les amis ou les camarades, certains d'entre vous, non Avant cela, il y aura des élections. Nous sommes des démocrates, des républicains. Nous n'attendrons pas les élections et nous ne les avons pas attendues pour mener la lutte. Aujourd'hui, les groupes d'action de la France Insoumise sont partout, partout, sur tous les terrains, sur toutes les luttes. Ils apprennent eux-mêmes ce qu'est l'auto-organisation. Nous sommes l'opposition populaire, c'est-à-dire l'opposition du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et nous devons apprendre à être efficaces, et pas seulement déclamatoires. Des gens qui nous donnent des conseils, il y en a plein. Des gens qui nous disent comment il faut faire mieux que ce que nous avons déjà fait, il y en a plein. Ceux qui voudraient nous ramener à la case départ, on les comprend, où on retrouverait les bonnes vieilles petites bastons internes pour savoir qui c'est qui va être le chef, le sous-chef, le trésorier des chefs et compagnie. Non Cela n'aura pas lieu. Le mouvement à la France insoumise va rester un mouvement, pas un parti. Je suis membre d'un parti. Vous ne m'avez jamais entendu faire de la publicité pour lui ou essayer de vous récupérer au compte du parti dont je suis adhérent. Eh bien, je demande que tout le monde s'astreigne à la même discipline et que chacun pense à tous les autres, au respect qui est dû à la pensée du camarade et de l'ami. Car s'il n'y a pas ici de police de la pensée, il y a une exigence de communauté, de fraternité, de respect pour les autres, qu'il faut, qu faut parler jusqu'au point où on se sent investi du destin de tous. Ne me quitte pas Il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Je t'offrirai de perles de pluie venus du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à près ma mort pour courir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tu seras reine, ne me quitte pas. Quitte pas. Je t'en vanterai de mots insensés, que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu de foi. Leurs cœurs sont rasés. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée, que n'a plus doublé qu'au meilleur avril et quand vient le soir. Je ne veux plus pleurer, je ne niet plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter, et puis Ik wil moi devenir l'ombre de ton niet l'ombre de ta wil l'ombre de ton chien. Patrick Cohen et son invité, député de La France Insoumise du Nord. Bonjour Adrien Capenins. Bonjour. Irez-vous lundi prochain à Versailles écouter le président de la République qui a prévu de s'adresser au Congrès député et sénateurs réunis Non, nous n'irons pas nous l'avons décidé hier lors de notre réunion de groupe, pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est la cohérence avec la ce que nous avons fait la première fois, c'est-à-dire le fait de ne pas y aller quand il avait, vous vous en souvenez au moment de la séquence ordonnance d'entrée de jeu, réuni le congrès de Versailles, puis surtout parce que ça devient une petite habitude de la part d'Emmanuel de, Macron, dans l'exercice du pouvoir exacerbe finalement ce que nous dénonçons, c'est-à-dire la monarchie présidentielle, vous avez là un président de la République qui convoque le Parlement, qui va parler, et qui ensuite s'en ira, et à qui nous ne pourrons pas répondre alors que nous aurions des choses à lui dire. Ce qui est prévu ailleurs, dans la Constitution. Oui, bien évidemment. Il ne peut pas mais répondre exemple, aux députés et sénateurs, Évidemment, mais ça a parce été parce qu'il est responsable devant les Français et pas devant les parlementaires. Oui, mais voyez, l'usage, le fait de convoquer comme ça, comme ça devient régulier maintenant oui. euh, le Congrès de Versailles chaque année, euh, finalement... Comme euh, il s'était engagé pendant sa campagne. Oui, sauf qu'en réalité, regardez par exemple, François Hollande l'avait fait à des moments moment précis, notamment des attentats, là, pourquoi est-ce que nous écouterions un discours de politique générale de la part d'Emmanuel Macron auquel nous ne, pas, nous ne pourrions pas répondre Et par ailleurs, ce que nous voulons dire aussi à cette occasion, c'est que il va sûrement parler, entre autres, de la réforme constitutionnelle qui est en cours, oui. et qui procède d'un affaiblissement du Parlement, qu'Emmanuel Macron méprise par ailleurs, et c'est aussi ça que nous voulons signifier par notre absence. Voyez-vous, Emmanuel Macron considère que le Parlement est un caillou dans sa chaussure, une perte de temps, et il le montre à chaque fois par l'exercice du pouvoir et la manière dont il utilise le Parlement. Il sait qu'il a un bloc majoritaire que Donc tous ces projets de loi vont passer. Et vous avez bien vu que pour eux, effectivement, la démocratie parlementaire n'a pas grand intérêt. C'est d'ailleurs bien relayé dans sa majorité. où On nous fait comprendre que finalement, à quoi sert le Parlement Et bien Nous disons que nous avons besoin d'un Parlement revitalisé. Et par ailleurs, pour ce qui est des institutions, nous pensons que ce n'est pas à l'exécutif de redéfinir les règles. Ça fait plus de 20 fois, M. Cohen, qu'on redéfinit, qu'on réécrit la Constitution sans demander son avis au peuple. Nous pensons que le peuple français ne consentant plus à la règle du jeu, c'est à lui de la redéfinir. Il faut une assemblée constituante qui implique le peuple dans la redéfinition des institutions. On n'y est pas. En attendant, pourquoi êtes-vous contre la diminution du nombre de parlementaires Pour une raison simple, c'est que nous posons la question de savoir pourquoi il y aurait trop de parlementaires. Quand vous comparez par rapport aux autres pays européens, nous ne sommes pas surdotés, euh, y compris en termes de proportion par rapport à la population représentée. Vous avez certains de mes collègues, ce n'est pas mon cas, moi je suis en circonscription plutôt urbaine avec peu de villes, mais vous avez des collègues qui suivent euh, plus de 40 communes. Est-ce qu'il y a trop de démocratie, Monsieur Cohen Je ne le crois pas. Or, qu'est-ce que nous allons faire avec la diminution du nombre de parlementaires Encore affaiblir le Parlement et surtout, éloigner les citoyens de leurs représentants alors qu'aujourd'hui, et compte tenu de la manière dont est organisé le travail à l'Assemblée, c'est déjà compliqué d'assurer cette tâche de suivi qui fait partie du rôle du député. On peut essayer de le rendre plus efficace, non Mais la question de l'efficacité est entièrement posée. Vous avez vu la polémique sur le burn-out des députés. Personne ne se plaint dans cette Assemblée de trop travailler, Ça n'est oui, pas la question. Et, et personne n'était réellement en burn-out non plus, c'était un de langage. Justement, nous nous plaignons de l'organisation du travail, c'est-à-dire cet effet euh, de, de, de sidération oui. globale. Monsieur Macron lui-même a dit, tant que les rues ne débordent pas et que l'Assemblée tient debout, euh, on y va à oui. toute vitesse. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut bien faire son travail S'il s'agit simplement de mettre un tampon en bas des désidérata du président de la République et de faire de cette chambre euh, euh, Finalement, cette assemblée, une chambre d'enregistrement, une véritable photocopieuse des souhaits d'Emmanuel Macron, ça dévitalise notre démocratie. Or, nous avons besoin de la réhabiliter dans le moment. La France va accorder Adrien Capenaz l'asile à 130 réfugiés de l'Aquarius et du Lifeline, ces deux navires humanitaires qui ont déchiré les les Européens ces dernières semaines. La position de la France insoumise n'est pas toujours très très claire. Trouvez-vous que la France prend sa part, qu'elle n'accueille pas assez de migrants ou qu'elle accueille Trop de migrants. Alors je, je, je ne pense pas, comme vous, que la position de la France insoumise n'est pas vous, claire pour vous avez coup, nous lors, aider à l'exercice. Lors du débat asile immigration, nous avons euh, euh, rédigé euh, tout un livret avec toutes nos propositions, justement parce que dans le débat parlementaire, c'était compliqué de pouvoir imprimer, tout a été refusé. Nous nous disons des choses pour le coup euh, très claires, c'est qu'aujourd'hui la question migratoire est prise comme beaucoup d'autres questions par le mauvais bout. On ne parle que euh, des conséquences du fait que les gens soient poussés à la sortie. Alors pour ce qui est de votre question précise, oui, est-ce que la France qui peut arrêter les guerres à la la France, Notamment. Non, non, Mais c'est sérieux, Monsieur Cohen. Mais parce je que sais, oui, c'est sérieux, mais ça si C'est un tout, je suis d'accord avec mm. vous sur le fait que c'est un tout. Mm. Aujourd'hui, tout le débat sur la question migratoire est pris par le prisme de comment éloigner les populations, comment faire en sorte que nos frontières soient repoussées, par exemple avec euh, les fameux hotspots qui font que on, on détermine l'entrée ou la sortie avant que les personnes arrivent, euh, et on ne pense pas la question de savoir pourquoi les gens sont poussés à la sortie. Monsieur Cohen, moi je, je, je vous alerte sur ce point, aujourd'hui on parle de 65 millions de personnes qui sont poussées à quitter leur lieu de vie. Vous savez que par exemple on parle du traitement des causes là, à l'instant si l'on n'indique pas le changement climatique d'ici à 2050 ce sont des centaines de millions de personnes qui vont être poussées à la sortie. Par conséquent une politique rationnelle et humaine en matière de migration passe à la fois par le traitement des causes, vous avez parlé des guerres, on a parlé du changement climatique ça va être le principal problème. Parlons aussi puisque Emmanuel Macron est en Afrique des conséquences de sa politique économique Monsieur Cohen, le libéralisme économique le libre-échange qui participe de ce déménagement généralisé du monde, qui fait que par exemple le poulet subventionné européen quand il arrive sur le marché nord africain, coûte moins cher que le poulet qui court dans la basse cour sur place. Il mmh. faut aussi qu'on s'interroge sur notre modèle économique, quelles conséquences il a sur les populations mmh. et le fait qu'il empêche les pays de se développer. Le bah... libre-échange n'a pas encouragé la croissance mondiale. Le libre-échange n'a pas Mais fait développer notamment la Chine, l'économie de la Chine Le libre-échange libre produit des catastrophes sociales, mmh. produit des catastrophes écologiques, environnementales. Vous savez par exemple que si on regarde le CETA qui est appliqué actuellement, mmh. euh, qui est d'ailleurs à mettre euh, euh, au bilan de Nicolas Hulot à cette heure, le CETA qui n'a absolument pas été euh, voté démocratiquement mmh. sur lequel ni vous ni moi n'avons pu nous prononcer eh bien par exemple on sait que son application ce traité de libre-échange, ça met en cause non seulement les conclusions euh, de, des, des, des différents sommets, notamment de la COP21 en matière d'environnement, et puis surtout ça détruit des emplois. Monsieur Cohen, le libre-échange aujourd'hui, le libéralisme... Ça n'a les gens de la misère dans le monde, Adrien Quatennens, au cours trouvez, des dernières décennies Vous trouvez que la misère euh, a reculé dans le monde a, oui, a rec... oui, oui, oui, mais vous, vous trouvez honnêtement que les, la situation et que le libéralisme économique apporte la prospérité qu'il a, qu a euh, promise partout, y compris, regardez ce qui se passe en Europe, enfin, vous le voyez, euh, on a une Europe qui est prise en étau, entre euh, l'axe Macron-Merkel du libéralisme échevelé et de l'autre, Monsieur Cohen, et ça, ça devrait tous et tous nous alerter, l'extrême droite qui est en embuscade. Nous sommes une alternative à ce duel duquel il faut sortir, qui consiste à traiter les problèmes de manière rationnelle. J'aimerais que vous puissiez entendre maintenant que les propositions de la France insoumise sont des propositions raisonnables, crédibles. Nous voulons sortir de l'impasse qui va de toute façon en plus aller à la dislocation européenne. Nous l'avons sous nos yeux. Alors, Alors justement, j'ai une question sur l'Europe. La Grèce, euh, on en a parlé un peu, un petit peu, vient de retrouver son autonomie financière, va retrouver son autonomie financière cet été. Alexis Tsipras, son Premier Ministre, a-t-il été dans cette crise un homme courageux ou un traître à son pays Non, je pense que Alexis Tsipras, pour le coup, a capitulé en race campagne, et pour nous, la situation est, est pour le coup déplorable, parce que nous avions nourri beaucoup d'espoir au moment de son accession au pouvoir, vous vous en souvenez Alors bien évidemment, il y avait une difficulté qui était la sienne, qui était que quand il arrive au pouvoir, il pèse 2% de l'économie européenne, la Grèce, ce n'est pas la même situation que c'était la France qui venait euh, euh, à se prononcer mais il a préféré euh, et bien capituler, appliquer... Il aurait dû euh, sortir de l'euro et des traités. Il aurait dû en tout cas assumer le rapport de force et, et nous aurions pu venir au renfort là-dessus. Vous savez, la question ne pose pas le en termes de... Le rapport de force de la Grèce par rapport euh, au reste de l'Europe C'est toute la difficulté, c'est que la Grèce en l'occurrence pesait 2% oui. mais je pense clairement que euh, lorsque le peuple s'était prononcé, car vous vous en souvenez oui. aussi, et c'est ce qui participe d'ailleurs du, du désamour des peuples pour l'Europe, c'est que l'Union Européenne, sa construction actuelle, euh, rend l'Europe détestable enfin en Grèce tout de même, Alexis Tsipras avait posé la question à son peuple. Souvenez-vous qu'en 2015, juillet 2015, il y avait un référendum. Et le peuple grec avait été très clair. Il n'a pas appliqué la, le, la décision prise souverainement par son peuple. Mais vous pensez qu'il aurait été plus fort seul face au, au marché et au reste de l'Europe Je pense en tout cas, Monsieur Cohen, qu'il y a besoin que euh, cette chaîne euh, en Europe rompe quelque part. Oui. Euh, la Grèce n'a pas su le faire. Alexis Tsipras a appliqué, avec plus de zèle qu'il ne le faut, les politiques d'austérité. Il est allé plus loin. Enfin, il a gouverné contre les retraités, contre les fonctionnaires, Regardez un peu le visage de la Grèce aujourd'hui. Ça a été un pillage, Monsieur Cohen, et pas au service du peuple, au service notamment des banques, des financiers qui ont mis à genoux ce pays. Et donc, moi, je mets en garde sur le fait que cette situation puisse se généraliser sur tout le vieux continent, avec le risque derrière de l'extrême droite qui se trouve en embuscade. Question d'Hélène de... Jouan. Je vais vous parler foot, Adrien Katenas. Coupe du Monde lors de la défaite de l'Allemagne, battue par les cohéryens. Vous avez tweeté « On finit toujours par payer ses excédents budgétaires » avec euh, en émoticône un, un petit point levé, quand Jean-Luc Mélenchon disait lui sa joie pure de voir la « Mannschaft » éliminée. Alors en quart de finale, France-Uruguay, vendredi, qu'est-ce que vous allez soutenir Puisque j'ai cru comprendre que vous faisiez du terrain de foot le lieu d'un affrontement politique. France non. ou Uruguay Non, tout ça, c'est France, clairement, la question ne se pose pas. Non, c'est un peu d'humour, si vous voulez. On est dans une période où la Coupe du Monde occupe tout l'espace médiatique ce qui est bien normal et nous nous essayons de ramener parce que nous politisons tout, un peu de politique sur la table, voilà tout. Mais c'est de l'humour avant tout. Je pense que euh, globalement tout les... est... bien évidemment, tout. Enfin, Connaissez-vous un seul Français qui n'était pas satisfait euh, de voir l'Allemagne sortir de la Coupe du Monde Je pense que dans le fort intérieur du peuple français, il y avait une forme je de satisfaction. Je ne sais pas, moi j'ai bon, euh, regardé si le match mais j'étais pas plus satisfaite de voir l'Allemagne éliminer. En tout cas, si vous voulez, ce que nous disons par là, c'est que nous profitons de cette occasion, euh, c'en est une, pour critiquer euh, finalement ce qu'est le modèle Allemand aujourd'hui, et y compris puisqu'on parle d'Europe, euh, du fait que l'Union européenne soit complètement alignée sur les intérêts particuliers de l'oligarchie allemande. Euh, on parlait à l'instant des traités européens. Vous voyez par exemple ce qui se passe. Oui, l'Allemagne est en excédent budgétaire et donc elle n'applique pas les traités européens. Est-ce que cela vous Mais Ça n'a rien, me... rien à voir avec le match de foot. Ça n'a rien à voir avec le match de foot. C'est une boutade justement. Bon. C'était de l'humour, donc. Très bien. Une dernière question, Adrien Katnas, à, à l'ancien conseiller ou salarié d'EDF que vous êtes. Votre collègue Alexis Corbière vient d'annoncer qu'il refusait l'installation d'un compteur Linky dans sa permanence parlementaire de Montreuil. Il a raison Écoutez, en tout cas, vous voyez bien qu'il y a un, un débat aujourd'hui sur cette question. Ça se pose à la fois dans la méthode, c'est-à-dire le fait que ce déploiement soit, soit imposé, mais surtout, il y a un certain nombre de questions qu'il faut apaiser sur la collecte des données, sur l'usage qui sera fait de ce compteur. Globalement, en réalité, ce compteur répond à des exigences qui sont oui, les exigences euh, écologiques et énergétiques, notamment. Que ça, plus que ça, il répond notamment aux exigences de l'ouverture à la concurrence euh, du marché de l'énergie oui. et de la nécessité de réguler, puisque vous avez aujourd'hui de multiples opérateurs. Oui. Bon, en tout Mais... cas, ce qu'il y a de clair, c'est qu'on voit bien que dans la méthode déployée aujourd'hui, il y a des Français qui euh, n'y consentent pas, qui sont en réaction par rapport à ça. Donc, il y a besoin d'un débat sur le sujet. Donc, Or il n'y a, a raison pas de débat. Mais écoutez, ça le regarde, c'est son idée. Et quand il dit qu'il qu y a des idée. risques sanitaires dus dû, dû à, dû à l'émission des ondes électromagnétiques, vous partagez cette crainte Il y a effectivement beaucoup de, de collectifs qui le disent. Alors moi, je ne veux pas avoir particulièrement creusé le sujet, mais en ah tout, bah, tout cas, ce cas de Clair, il faut que, lui dire de jeter son téléphone portable. Vous voyez, portable, non, là, vous voyez bien, vous voyez dans ce -là, là. ça ne fait pas l'unanimité. Non, mais regardez, oui. attendez, il faut lui dire de jeter son téléphone portable. Je ne sais pas oui. où vous habitez, Monsieur Cohen, mais par exemple, vous savez, moi, j'ai rencontré récemment une association qui m'a expliqué les dangers des antennes relais. Oui. Si vous habitez en dessous d'une antenne relais, euh, savez-vous que par exemple, celles des ceux qui interviennent sur oui. les antennes relais ne, ne peuvent pas le faire pendant plus d'une demi-heure parce oui. qu'il y a un danger. Oui. Donc, si vous voulez, on est dans le cadre d'un modèle compteur Linky. Hein, je vous oui, le signal, mais là. sans doute, sans doute. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ouais. sur le compteur Linky, ouais. on voit bien qu'il n'y a pas eu le temps de l'adhésion nécessaire, de la concertation. Et c'est aussi la méthode, finalement, qui est employée qui pose problème. Merci, Adrien Quatennens, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Merci à vous. merci Europe. Quand au bout d huit jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile, que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux ciblots. Même sans tambour, même sans trompette On s'en va là-haut en baissant la terre Adieu la vie, adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini, c'est pour toujours De cette guerre infâme C'est à crâne sur le plateau Qu'on doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés Nous sommes les sacrifiés Huit jours de tranchées Huit jours de souffrance Pourtant on a l'espérance Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes.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 C'est malheureux de voir sur les grands boulevards Tous ces gros qui font leur foire Si pour eux la vie est rose Pour nous c'est pas la même chose Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux de monter au tranchées. Pour défendre leur bien car nous n'avons rien nous autres les pauvres putain tous les camarades sont en terre et là pour défendre les biens de ces messieurs là ceux qu'on le prenait ze laten het car c'est pour eux qu'on Het mais c'est fini car les Het vont tous Het is ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre pot. Où sont les femmes C'est la question que pose l'auteur d'un billet sur le site d'extrême droite La Gauche matuée à propos de l'Aquarius. Le navire humanitaire était la semaine dernière au cœur d'une crise entre l'Italie et la France. Les deux pays ont refusé de le recevoir, s'accusant mutuellement de ne pas prendre leurs responsabilités en matière d'accueil des réfugiés. En une de l'article de La Gauche matuée, une photo où l'on voit l'Aquarius amarré dans un port, et au premier plan, assis sur la jetée, des dizaines d'hommes noirs. Et cette question mais pourquoi n'y a-t-il pas de femmes parmi les migrants de l'Aquarius En fait, il y en a. Une simple recherche inversée de la photographie dans un moteur de recherche permet de remonter jusqu'à l'origine du cliché, le site de la photographe indépendante italienne Federica Mameli. Dans sa série sur l'Aquarius, le 52e cliché est bien celui que reprend, sans la citer et en le recadrant, la gauche matuée. Suite aux articles critiquant ce recadrage, le site s'est empressé de corriger le tir en précisant qu'il s'agissait d'un montage aussi grossier que la situation. Contacté par des intox, la photographe explique avoir pris cette photo lors d'une mission pour SOS Méditerranée, l'ONG qui affrète l'Aquarius. Mais c'était il y a plus d'un an, en Sicile et pas au cours de la dernière mission du bateau humanitaire. Quoi qu'il en soit, il y avait bien des femmes à ce moment-là, nous explique la photographe. On les voit d'ailleurs sur d'autres clichés de la série. Il en va de même pour la dernière mission de l'Aquarius, on voit des femmes dans plusieurs photos partagées ces derniers jours par SOS Méditerranée qui recensaient même des femmes enceintes parmi les 630 migrants à bord. Sur les 106 personnes qui sont restées à bord de l'Aquarius après le transfert sur d'autres bateaux, il restait ainsi 51 femmes. De maintenant, ils passent la journée sur des ordinateurs. Tu iras les aider à faire leurs devoirs, toi, quand ils rentrent le soir à la maison On n'y comprend plus rien On n'y comprenait déjà rien avant, mais. On <rire> n'y comprend plus rien du tout. Hein. Enfin, les ordinateurs, encore, encore ceux de ma génération, on a encore eu un peu l'habitude de ça dans l'administration, il y a longtemps qu'ils ont ça. Hein. Mais si, la sécurité sociale, il y a longtemps qu'ils ont ça. C'est pour ça que ça marche si bien. Ah ah, il y en a qui ont été pris là. Bon la sécurité sociale, l'autre jour, tu s'y sais pas ce qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé une feuille qui me. Il me demandait où c'est qu'en était ma grossesse. J'ai dit ouais, la grossesse, alors c'est. Je le saurais quand même. J'ai renvoyé la feuille, j'ai dit, oh la grossesse, là, on est d'accord, mais c'est pas moi, c'est ma femme. Ah, il m'a envoyé une feuille en disant, excusez-nous, on s'est trompé, c'est pas nous qu'on s'est trompé, c'est l'ordinateur. Ah, ben la bandeau, l'ordinateur. L'ordinateur, alors Il m'a envoyé, ouais, envoyé une feuille en disant, on a bien enregistré la grossesse de votre femme, s'agit-il d'un accident <rire> Eh ben je te crois que c'est un accident, parce que le coulage m'en rappelle, le soir là, pendant que, euh, au moment, que, la pas que le chat qui me saute sur le dos, <rire> S'agit-il d'un accident causé par un tiers? Je suis assez grand pour faire mes conneries tout seul, non? Oui, tu sais, des ordinateurs, tu en auras tout partout, hein? Maintenant, il y, y en a qui ont ça chez eux, dans la cuisine, ils font les malins avec ça, ils passent la journée là-dessus pour un oui, pour un an. Hein? Oui, ils claviotent toute la journée. Non, j'ai dit ils claviotent. Ben oui, sur un piano, tu pianotes, sur un clavier, tu claviotes. Ah mais pour un oui, pour un non, euh, me reste-t-il assez de lait au frigo <rire> Réponse de l'ordinateur, oui, seulement comme l'ordinateur il est bête et discipliné, t'avais oublié d'introduire la date de fraîcheur et dis bien qu'il reste du lait au frigo, seulement ton lait il est tourné, t'aurais pas eu d'ordinateur, t'aurais ouvert la porte du frigo, t'aurais senti tout de suite qu'il était tourné. Bon, il y en a ont ça maintenant dans des cuisines ultra modernes avec du Bataclan. Des... C'est branché sur quoi Des fours à micro-ondes Je ne sais pas trop ce que c'est que le bazar. -là. Le four à micro-ondes, il paraît que c'est un truc que c'est cuit dedans avant que ça soit chaud dehors. <rire> Alors c'est branché d'avance, ils pianotent ça sur le, leur... Et allez, on va manger. Ce soir, on invite des copains. Allez, on va casser la croûte. On, on va manger avec des copains. On va leur faire quoi Un rôti. Allez, un rôti. Origine. Bœuf. Bœuf. C'est saignant. Poids, 1 kg 328 grammes. Ah ben, t'oublies pas les kilos, parce que si tu mets que les grammes, il est rousti, hein Cuit à 21h43, 21h43. Là-dessus, il y a une grève chez DDF et tu manges des tartines de confiture. Sans pain. Sans pain, parce que l'ordinateur a oublié de te dire qu'il n'en restait plus du pain. Mais t'en as qui ont des ordinateurs comme ça dans les fermes, hein, le jour d'aujourd'hui, pour savoir les, quand est-ce que les vaches sont prêtes à aller au taureau bon. On avait bien besoin de ça dans le temps, on le savait tout de suite, quand il y avait une génisse qui était prête. T'avais le brutus, le taureau du Camille, il braillait trois jours avant comme c'est pas possible. Et si t'avais pas compris, il était prêt à te montrer que l'antenne télescopique de son ordinateur à compression était prête à envoyer sa semence se débrouiller ailleurs. <rire> Bien sûr, maintenant, dans les villages, il n'y a plus de taureau, alors. Il n'y a plus de taureau. Ah ben, dans les Vosges, c'est un monsieur qui vient d'Epinal. C'est un monsieur. Ah ben, il ne donne pas les postes-là à n'importe qui, hein. Il faut quelqu'un qui ait le bras long, hein. Oui, ah ben le joson, mon copain qui habite à côté de chez nous, il avait, ma foi, acheté un, un ordinateur comme ça, il ne sait plus comment faire pour s'en défaire. Prends-tu l'autre coup, il avait, pour savoir quand est-ce qu'elle mettrait bas, il avait programmé la grisette. Mais c'est que l'ordinateur, il ne sait pas. C'est qui la grisette Pas de sentiment, l'ordinateur, la grisette, c'est devenu la 438 PQ88. Comme la moto du gamin. Eh bien, quand la moto du gamin fera bon, j'aurai un guidon à la place des cornes, moi, hein Il avait programmé la grisette, enfin la 438 PQ 88 pour savoir quand est-ce qu'elle mettrait bas. Réponse de l'ordinateur, 9 ans. Vous dites, c'est plus une vache que j'ai, c'est un éléphant. Mais penses-tu, le joson, c'est pas tout à fait de la faute du joson, ni tout à fait de la faute de l'ordinateur, mais comme le joson, il a des trop gros doigts, tu vois. Quand il tape sur les touches du bazar là, il écrase plusieurs touches d'un coup, alors il a tout faux. Oh non, tu verras qu'on aura ça, un beau jour, on aura ça dans toutes les pièces de la maison. On aura ça même dans la chambre à coucher. Non. Oh. L'ordinateur sur la table de nuit. Je te laisse imaginer la scène. Un dimanche matin, t'as plus de temps que les autres jours. Hein, tu traînes un peu au lit. Tu fais chouillon avec maman. T'es heureux. T'as le printemps qui germe dans le pyjama. Sauf si elle t'a mis de l'antilimace dans le caleçon, hein. T'es bien, t'es heureux, tu la toques un peu, hein Ouh, ouh tu ne sens rien, hein Non, pourquoi t'as pété Mais, mais non, mais je ne veux pas dire ça, je veux dire tu, tu ne sens rien. Ah, faut demander à l'ordinateur. On l'a payé cher, faut l'amortir. Dis donc, c'est pas branché. non, si on était branché, on le sentirait. Non, non, mais je ne cause pas de nous, je cause de lui. Ah, ça y est, ça s'allume. Qu'est-ce qu'il dit, ton bazar Il dit qu'il n'y qu a plus de batterie. <rire> Qu'est-ce que tu chantes Il n'y a pas de batterie là-dedans. Non, mais il ne cause pas des siennes de batterie. Il cause des tiennes. Mais forcément, je n'ai plus de batterie depuis le temps qu'on traîne avec la boutique là, comment on faisait dans le temps, qu'on n'avait pas ça, qu'on aurait déjà eu le temps de faire trois fois, qu'on n'a même pas commencé. J'ai mon temps de dire que la prochaine fois, on le foutra par la fenêtre et puis non, n'achetez pas non plus parce que vous allez voir que vous allez être emmerdés avec le bazar là-bas. <sanitizer> La première communion du gamin, Seine lorraine C'est une paysanne qui parle. Eh bien, pour une fois que vous venez nous voir tous les deux, mes pauvres cousins, c'est pas de chance, là. Vous arrivez trop tard. Nous sortons de table, le banquet est fini. Non, nous n'avons pas reçu votre lettre. N'aime, Alphonse, pensez voir. Si on l'avait reçu, on vous aurait pas laissé faire vous huit kilomètres à pied depuis la gare avec tout votre bagage, bien sûr. Si seulement vous étiez venu hier. Oh, jamais que je suis contre J'en aurais une indigestion que ça ne m'étonnerait pas, moi. Oh, vous qui êtes toujours si honnête avec nous. Oh, c'est un sacré tour tout de même de venir à la première communion pour trouver la lavato, comme on dit chez nous. Vous devez avoir l'estomac dans les talons, mes pauvres gens. Et nous qui avons fait un si bon frichetit, c'est pas tous les jours qu'on a un communiant, hein Mais je ne veux pas que vous mettiez la margoulette au clou. Non, non, non, non, non. Mère Gogote, venez voir par ici, c'est notre cordon bleu. Il ne reste plus de quichot l'art pour nos cousins, Mère ni de tourte non plus. Oh, qu'est dommage, la migaine qui était suffondée dans la bouche comme du blanc fromage qu'on aurait fait réchauffer. Il ne reste plus rien alors. Il y en avait pourtant. Oh, de loin en daube qui était si bonne et si grasse, que ça vous dégoulinait de chaque côté de la bouche comme une fontaine. Et des gros barbeaux de la moiselle à la sauce matelote au vin rouge et aux oignons, mmh, je les sans co. Et du lapin en gibelote qui était à ce métage vin. Et des haricots pillés, de quoi faire de la musique pour toi, un régiment <rire> Des rissoles, des fricandelles, de la tétina, sans chez les babines. Des égrévistes si bien relevés qu'elles vous emportaient la bouche. Jamais que c'était bon. Mmh, je les sens encore. Et de la salade, de toutes les paroisses, de la pommée, de la poudiote, de la doucette. Oh, qu'on n'avait pas regardé à l'ail ni à l'échalote. Je les sens encore. Oh. Heureusement qu'il y avait des bons p'tits de pays pour faire des sandwiches douceurs Et les brioches, les savarins au rhum, les tartes aux couèches, au mirabel, et la croquante, donc, une pièce montée, je ne vous dis que ça, avec un petit communion et son cierge perché tout là-haut, là-haut, qui ressemble à notre mimile comme deux gouttes d'eau. Et dire qu'il ne reste plus rien de toutes les bonnes choses là-haut, vous allez nous trouver une manche là, mes pauvres cousins, si seulement vous étiez venus hier, pour arranger sa voyant. Mais non, vous ne pouvez pas aller vous coucher le ventre croquant, Euh, voyons, un œuf à la coque bien frais d'abord, on n'en mange pas souvent en ville. Une tartine de lait caillé, c'est rafraîchissant, ça. Et puis un peu de bœuf du au feu en miroton qu'on a fait pour ceux qui voudraient se dégraisser les dents avant d'aller au lit. Ça va, c'est comme ça. À une bonne bouteille de vin gris, et le tour sera joué, si seulement vous étiez venu hier... « Oh oui, si seulement vous étiez venu hier. Pensez, vous qui avez fait un si beau cadeau à notre Mimille. Jamais je n'avais vu une montre qui marque l'heure quand il fait nuit, moi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer aussi bien Elle brille comme un œil de chat. C'est en argent noir, si, n'est-ce pas Oh, ça ne fait rien. Ça ira tout de même avec la chaîne presque en or de son parrain. On peut dire qu'il a été gâté, le gaillard-là. L'oncle Fanfan lui a donné une épingle de cravate en faux brillant. La tante Delphine, une douzaine de mouchoirs à carreaux qui venaient de son homme. Le cousin Léon, un canif avec le manche en scène une oïve. Maman, sans sous sur son livret de caisse d'épargne. Ma sœur, son chapelet en os véritable. Sa et un cierge gros comme un mat cocagne. Et le cousin César, sa vieille bicyclette qui marche encore. Il n'y a que les grappinots, qui n'y ont rien donné du tout. Oh, il ne sort que la fumée de chez les Arta, là. Si seulement vous étiez venu hier, oh, je vous ai préparé une si belle chambre. Je pense que vous y dormirez bien et que les punaises vous laisseront tranquilles. J'ai brûlé du soufre en veux-tu en voilà. On ne peut pas rester deux minutes dans la chambre sans faire chou. Ah, par exemple, si vous craignez les cousins, ne laissez pas la fenêtre ouverte sur le fumier parce que vous ne seriez plus qu'une piqûre. Et puis ne vous effrayez pas, si vous entendez du bruit. J'ai déjà attrapé dix rats depuis deux jours. C'est niché, bien sûr. C'est bon, j'enfermerai notre matou avec vous pour que vous n'ayez pas peur. Enfin, si vous étiez pris d'un petit besoin, sauf votre respect, vous ferez comme nous. Vous descendrez à la Il faut que rien ne se perde même donc. Ah, ah la campagne comme à la campagne. Et quand est-ce que vous repartez Oh, je vous demande ça. Parce que euh, s'il faut vous réveiller, on vous réveillera, hein La fête est finie maintenant, tout le monde retournera demain à ses ouvrages. Vous ne nous gênez pas, non, mais ne vous gênez pas non plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre le train de midi, vous pouvez très bien prendre celui du matin. Mais que je suis d'embête, vous pouvez même prendre celui de ce soir, il est en cotard. Faut justement que l'Alphonse aille reconduire son beau-frère à la gare Héberge. Vous profiterez de la voiture, pas Alphonse. Mais il faut vous dépêcher, par exemple. Vous casserez la croûte en route de la toux. Alors, à vous voir, cousin, cousine. Et à l'année prochaine pour le renouvellement du gamer. Mais n'y manquez pas, si seulement vous étiez venu hier. L'autre lui dit, allez, vas-y, dis-moi, ça va, l'autre ça va Non, Lui dit Ça va, tac, il lui met la main ici. Il dit ça va, là tu t'arrêtes. Là, tout le reste du surplus, ça sert à rien. Tu as compris là, tu... Il a enlevé la main, l'autre a fait, viens Ça tourne à l'intérieur. Alors donc les Français ont pris l'habitude de dire, euh, on se fait un bon couscous, un bon couscous, comme si ce plat qui a conquis le pays de Charles Martel... Prenant ainsi une revanche sensuelle sur la taille de poitiers qui nous est restée sur l'estomac depuis 13 siècles, comme si ce plat était une euh, préparation unique, figée pour l'éternité. Alors que le couscous est pluriel, le couscous est multiple. il n'y a aucun couscous qui ressemble à un autre. Le couscous est, au est ouvert au vent de toutes les influences. Il y a autant de variétés de couscous, il y a autant de couscous que de mamans. Et le meilleur couscous du monde est évidemment le couscous de la maman de chacun, puisque ce mets est un creuset d'affection maternelle. Alors pour que les Français qui sont dans la salle, pour qu'ils rentrent enfin, qu'ils s'intègrent un peu dans la culture de la zone couscous pour qu'il ne leur reste plus comme une espèce de, de quelque chose d'étranger, d'exotique, alors qu'il tient, selon ce sondage, la première place dans leur cœur, j'aimerais vous donner ce soir les premiers éléments pour que vous vous intégriez un petit peu en France. Alors, sur le plan technique, c'est très facile, le couscous est composé de deux parties bien distinctes. Il y a la somme et la sauce. La semoule est traditionnellement roulée à la main exclusivement par des femmes. Si un homme roule le couscous, il n'est plus considéré comme tel. Elle en sait quelque chose. Alors les femmes sont assises par terre, elles tiennent entre leurs jambes de grands plats en bois, en terre ou en aluminium. Elles roulent la semoule tout en arrosant d'eau par intermittence pour obtenir des grumeaux qui petit à petit, à force d'être pétris, deviennent de fins petits grains. Comme Carmen roule des cigares sur sa cuisse en chantant Carmen de Bizet, les rouleuses de couscous, elles aussi, tout en roulant, eh ben, elles chantent, elles bavardent, elles s'amusent, elles inventent des petits poèmes chargés d'allusions sexuelles qui ne portent pas du tout le voile. Et en plus de cela, elle s'amuse à inventer des histoires polissonnes dans lesquelles elles se moquent des hommes, prenant ainsi une revanche imaginaire qui leur met du baume au cœur jusqu'à ce que l'imposant moustache patriarcale rentre le soir à la maison et remette de l'ordre dans toute cette récréation quotidienne. Alors pour ceux qui n'ont pas de JNC chez eux, de haram pour la fabrication artisanale du couscous, Vous pouvez en acheter de l'industriel. Il y en a d'assez bonne qualité, mais évidemment, il manquera sur chaque grain le, les caresses des mains expertes, les chants nostalgiques et la sagesse de femmes si jeunes, mais déjà revenues de tout. Car il ne vous échappe pas que le dur labeur de rouler le couscous est attribué aux jeunes filles et aux jeunes femmes alors que la direction intellectuelle des opérations est attribuée généralement aux dames, aux femmes mûres privilèges euh, privilège qu'elles acquièrent au fur et à mesure qu'elles perdent les attributs visibles de la féminité alors pour euh, l'industriel vous pouvez l'acheter le grain industriel vous pouvez l'acheter dans n'importe quel espace commercial ou alors tout simplement vous allez dans votre rue chez l'arabe du coin qui d'ailleurs n'est pas du tout un arabe Un berbère marocain qui n'aime pas du tout cette appellation, et lui-même n'a rien contre les Arabes, bien au contraire, mais ça le fait chier qu'on le prenne pour quelqu'un qui n'est pas merde. Mais il ne dit rien parce qu'il respecte la France et ses lois, ainsi que la légèreté et l'ignorance de ses habitants. Alors dès que vous êtes chez l'Arabe du coin, donc... Entre guillemets, vous traversez le rayon fourre-tout en marchant comme un câble. Les pinces bien en avant pour éviter de faire tomber les bocaux de tomates posés sur les rebords des étagères, les bouteilles de gazouze et les caisses de lessive en liquide qui entravent le couloir. Une fois que vous y êtes à l'endroit où est posée la précieuse denrée, prenez la première marque que vous trouvez, car c'est la seule C'est exactement la même que vous trouvez chez Fauchon, sauf que l'Arabe du coin la vend deux fois plus cher. Ah ben oui, parce que l'Arabe du coin, il est malin. Il sait très bien que vous ne venez chez lui qu'à des heures ou à des jours où il y a un embargo alimentaire partout ailleurs. Et qu'il demeure la seule oasis où vous pouvez vous approvisionner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les grandes fêtes, à la Noël, euh, euh, à la fin d'année, vers une heure du matin, vers minuit, lorsqu'il n'y a plus rien à manger et à boire, soudain, l'épicier arabe, ça devient un centre international d'aide alimentaire, payant, une ONG de luxe. Alors, quand euh, vous arrivez là-dedans, vous remarquerez que la boutique est truffée de miroirs déformants, dans lesquels vous vous voyez tout petit, avec un énorme nez ridicule. Mais modernité oblige, beaucoup maintenant se sont équipés en matériel vidéo qui vous donne l'impression, quand vous êtes chez l'Arabe du coin en train de faire vos courses, de vous regarder dans la télévision, dans un documentaire dans lequel vous êtes en train de faire des courses chez l'Arabe du coin. Alors quand vous arrivez à la fin, si à la caisse, si jamais vous trouvez le caissier... Le monsieur l'épicier, derrière, au téléphone, en train de palabrer avec un vague cousin d'Agadir, qui lui propose une aide financière, enfin de l'aider financièrement, parce qu'il doit se marier l'été suivant. Et si vous le voyez devenir tout rouge, hurlant, gesticulant, suant, tout en vous regardant dans les yeux, n'ayez pas peur, quand il vous regarde, il ne vous voit pas. Il s'appuie juste sur vos yeux pour se lancer jusqu'à son village natal et dire à son cousin ce qu'il pense de lui, les yeux dans vos yeux. Et deuxièmement, les mots âpres, les mots acérés qu'il mâchonne dans sa bouche avant de les lancer jusqu'à 3000 km, ce ne sont pas des insultes, c'est du berbère. Et il est là au téléphone, « Aziz, mais c'est fini, mais la France n'est plus qu'il Mais El Aziz, ça fait quatre jours, j'ai vendu un simple tube de rizard. Et depuis deux jours, le seul client que j'ai, c'est un grand dadé qui est là devant moi avec une boîte de harissa à la main, euh, de, de moule à la main. Il attend que je l'accroche pour euh, encaisser. Mais voilà, je le laisse mariner, le mécréant. Ils sont restés un siècle chez nous. Il peut bien patienter 15 minutes. Hein. Alors il y a autant de couscous, de variétés de couscous, que de microclimat. Mais pour simplifier, on dira qu'il existe trois grandes variétés de couscous qui épousent l'ensemble géopolitique maghrébin, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Nous ferons dans cette étude abstraction de la Libye et de la Mauritanie qui se sont arrimées au Maghreb politique pour des raisons que le couscous ignore. Alors au Maroc, le couscous le plus renommé est évidemment... ...le couscous royal. Pour faire un couscous royal, il faut un roi, une reine et un palais royal. Waxacidee! Waxacidee! ما بين فين <تصفيق> صيب وداك خيال في المحين ويا ده في التباين عناش ما بين فين صيب وداك خيال في المحين ويا ده في